C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC La météo de votre week-end avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin Bonjour François, bonjour à tous Il fait beau ce dimanche C'est le soleil qui va nous accompagner toute la journée Quelques nuages persistent encore ce matin Sur les régions au nord de la Seine Mais sans conséquence sur l'impression de beau temps aujourd'hui Et puis encore un petit peu de vent aussi en Vallée du rhône En ce moment jusqu'à 50 km heure Mais qui devrait aussi s'essouffler au fil de la journée Ce temps estival qui va se prolonger Au moins jusqu'à mardi Les températures continuent de grimper cet après-midi 23 degrés au Havre 25 à Cherbourg, 26 pour Lille 27 degrés pour Brest 28 à Strasbourg, Perpignan et Ajaccio 29 degrés pour Paris 30 degrés à Clermont-Ferrand et Marseille 31 degrés à Nantes et Lyon 32 pour Biarritz, 33 pour Toulouse et puis 34 degrés à Bordeaux aujourd'hui La météo avec Top Garage 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. A la radio, sur votre portable, votre tablette sur internet, RMC Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est RMC, le week-end des experts dans un instant. Il est 6h et à 6h, toute l'actualité, c'est avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour François, bonjour à tous. La promenade des Anglais a partiellement rouvert mais les Niçois sont toujours en deuil. Il faut soigner les blessures, de nombreux enfants sont encore sous le choc. Le profil de Mohamed Boulel s'affine, c'est un fêtard déséquilibré qui s'est radicalisé très rapidement. En Turquie, le président Erdogan promet de faire le ménage dans l'armée après le coup d'état raté. Ses supporters ont manifesté toute la nuit dans tout le pays. RMC, il est 6 heures. 26 blessés sont toujours en réanimation à Nice, plus de deux jours après l'attaque meurtrière sur la promenade des Anglais. Parmi les 84 victimes de jeudi soir, 10 étaient des enfants ou des adolescents. Ceux qui ont survécu ont tout vu. Claire Checaguigny était hier à la maison d'aide aux victimes à Nice, un lieu d'écoute pour les enfants. Désormais, la seule vue d'un vêtement rouge qui lui rappelle les tenues souillées de sang des blessés lui est insupportable. Kimberley, 12 ans, sort de l'hôpital sur ses deux béquilles avec encore beaucoup de chemin à faire. Même les médecins, ça me faisait peur. Parce que je voyais tout le monde courir. C'est parce que comme à l'attentat, tout le monde qui a couru, bah, du coup maintenant, le moins de trucs qui courent, j'ai peur. Alors pour évacuer ce traumatisme psychologique, une seule solution, l'exprimer de quelque manière que ce soit, comme l'explique Atina Garino, psychologue. Certains venaient déjà ici à la cellule de crise avec des dessins, dessiner par exemple le camion Avec les gens qui couraient, etc. Ils arrivent à s'exprimer et ça, c'est vraiment très important dans le travail à faire. Jacquive, lui, n'a pas vu le camion blanc jeudi soir, mais une foule courir. Et des personnes à terre. Des fois, je me réveille pendant la nuit et j'y repense comme ça et ça me fait vraiment mal au cœur. De penser aux gens qui sont morts et ça me fait toujours un peu peur de ressortir dehors. Je ne pense même pas y aller, c'est un autre événement comme ça. Peut-être euh, des années plus tard, mais bon, je, je pense pas. Jacques Yves, venu sans ses parents devant la maison d'aide aux victimes, ne va finalement pas oser demander à être reçu par un psychologue. Un reportage de Claire chez Caglini. La promenade des Anglais a partiellement rouvert hier midi. Beaucoup de Niçois et de touristes ont déposé des fleurs, des mots ou des peluches depuis son café Restaurant. Vincent observe ce malaise qui s'est emparé de Nice. Il a repris le travail, tant bien que mal. On nous a annoncé qu'on allait retravailler sur la promenade. Euh, J'ai eu un sentiment de stress, de mal-être, de malaise. Je me suis forcé, je me suis dit vas-y, mais quand même avec un, un gros, gros pansement au cœur. Et euh, les premiers clients, ça a été très difficile, d'autant plus qu'on m'a annoncé qu'une de nos clientes était décédée. Je ne peux pas vous dire que ce soit le top du top. « Ce métier, je le fais avec le cœur. J'essaye de combattre mes fantômes, mes peurs, de passer à autre chose. Mais c'est très difficile. » Témoignage de Vincent au micro-RMC D'Elodie messager. Une minute de silence sera observée lundi à midi au troisième jour de deuil national. La promenade des Anglais sera alors totalement ouverte. Les premières indemnisations de victimes seront versées dès la fin de la semaine prochaine. L'enquête progresse et le profil de Mohamed Laouesh Boulel se précise. Il s'est radicalisé. Très rapidement, d'après Manuel Valls, le groupe État islamique a bien revendiqué la tuerie de jeudi soir. Mais le camionneur n'était pas un religieux, c'était même tout l'inverse. Céline Martelet, vous étiez hier dans le club de sport qu'il a fréquenté jusqu'à la fin de l'année dernière. Oui, une salle de sport où il venait quasi quotidiennement faire de la musculation. Mais Mohamed Laouache-Boulel s'est aussi découvert dans cette salle une passion pour la salsa. Il y a quelques années, une danse qu'il semblait pratiquer surtout pour approcher le maximum de filles et multiplier les conquêtes. Ceux qui l'ont fréquenté pendant ses cours parlent d'un homme dragueur aux propos parfois déplacés, gênants. Dans cette salle de sport, personne n'a jamais su qu'il avait une femme et trois enfants. Mohamed Laouesh boulel ne se présentait pas toujours avec le même prénom lundi dernier. Quatre jours avant le drame. L'un des danseurs de salsa du cours l'a croisé par hasard. Le tueur était avec un homme qu'il a présenté comme son ami et il n'avait pas vraiment changé d'apparence. Juste un peu maigri, une perte de poids qu'il a expliqué par un arrêt de la musculation. Un récit de Céline Martelet sur RMC. Cinq personnes sont toujours en garde à vue dont l'ex-compagne de Mohamed Laouesh Boulel. Il n'a fallu Que quelques heures pour que l'unité nationale habituelle ne vole en éclats. Christian Estrosi demande des comptes au gouvernement. Pas assez de policiers, explique le président de la région PACA. François Hollande fustige ses effets d'annonce. Mais le député des Républicains Alain Marceau n'en a que faire. Je me considère comme étant en deuil aujourd'hui, mais sincèrement, on ne va pas continuer à faire dans la compassion systématiquement, uniquement dans la compassion, comme le fait M. Hollande et ses ministres. Le temps du combat et de la riposte est venu de notre part. Donc, euh, bien sûr qu'il faut respecter ce qui se passe, mais je m'adresse peut-être aux familles des victimes. Est-ce que les familles des victimes n'ont pas envie aujourd'hui que nous réagissions fortement Les familles des victimes n'ont certainement pas envie qu'on connaisse à nouveau les drames comme celui qu'on vient de connaître à Nice. Alors non, il y en a assez de l'unité nationale qui est d'ailleurs totalement factice et les socialistes sont bien placés pour savoir qu'eux n'ont jamais respecté. Alain Marceau, député Les Républicains, au micro de Mathilde Chouin, en réponse à la continuelle menace terroriste. L'opération Sentinelle est maintenue à 10 000 militaires mobilisés et Bernard Cazeneuve appelle les volontaires à grossir les rangs de la réserve opérationnelle. L'autre actualité de ce dimanche matin, ce sont les conséquences du putsch raté en Turquie. Une partie de l'armée a tenté de prendre le pouvoir dans la nuit de Vendredi. à samedi, bilan, 265 morts, 1500 blessés et le président turc Recep Tayyip Erdogan a repris la main. La Turquie a vacillé l'équilibre est toujours fragile ce matin situation ressentie sur place par Tony Fauvez, un père de famille en vacances dans le sud-ouest du pays Un retour en sécurité en France ben, avec les événements on n'est pas Pas du tout en sécurité. Hein. Dans le hall, il y a des gens, Kalachnikov, hein, comme je disais, on sait pas si c'est des bons, des méchants, on sait pas de quel côté ils sont. Euh. Moi J'ai ma fille qui est en crise de mer, euh, on n'ose plus sortir, il y, y a des gens qui crient dehors, on ne sait pas si c'est parce qu'ils jouent ou parce qu'ils ont peur. Le moindre bruit, on, on est là euh, dans le sursaut en se demandant euh, qu'est-ce qui va arriver quoi. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, accuse son ancien allié d'avoir fomenté ce coup d'état depuis l'étranger. Il demande l'extradition de Fetullah Gulen, installé aux États-Unis. Pour Marc Sémo, journaliste au Monde et spécialiste de la Turquie, cette tentative de putsch est doublement surprenante. Ce coup d'état était à bien des égards surprenant. Il y a déjà eu trois véritables coups d'état dans l'histoire de la Turquie républicaine. Mais le dernier, c'était en septembre 1980. Euh, et depuis, il était assez évident pour tout le monde que la Turquie avait changé de catégorie comme pays. Ensuite, il était surprenant, parce que les autres coups d'État, c'était très bien organisé. C'était l'armée en tant que telle, euh, commencée par le chef d'État-major qui prenait le pouvoir. Là, c'était manifestement un tout petit bout de l'armée. Il n'y a pas eu un seul parti, il n'y a pas eu un seul syndicat, il n'y a pas eu une seule organisation de la société civile qui ait soutenu les putschistes, ce qui est quand même extrêmement intéressant et ce qui montre à quel point la Turquie a changé. Avant, les coups d'État étaient à chaque fois soutenus par une. une majorité de l'opinion. Le journaliste du Monde Marc Sémo au micro de Clément Fraioli RMC 6h6 on passe au sport. Le tennis 2-1 pour la France face à la République tchèque les bleus n euh, ne sont plus qu'à un match de la qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis hier le double mahu Herbert s'est imposé en 5-7 face à la doublette tchèque un duo solide Eric Salio. Oui, Pierre-Huguerbert et Nicolas Mahut ont séduit le capitaine français. Peut-être parce qu'il marche à l'affection, comme le décrit joliment Langevin, le grand frère. Euh, on est cœur d'artichaut. On a besoin de sentir qu'on est proche et ça nous aide à, à relever la tête. Pour Yannick Noah, les choses sont devenues limpides. Non, ça ne bouleverse pas mes certitudes, ça, ça renforce mes certitudes. qui sont imposées. donc maintenant euh, ça change complètement la donne par rapport à ce qui s'est fait depuis quelques années. Guy Forger et Arnaud Clément fonctionnaient avec trois joueurs de simple plus un spécial de double. Noah veut s'appuyer sur cette paire, du moins à court Mais ça se comprend, en cas de qualification pour les demi-finales, les Bleus iront probablement aux États-Unis, lesquels possèdent les frères Brian, ancien numéro 1 de la discipline, mais qui coincent depuis un an face à Herbert Mahut. Les deux derniers simples de ce quart de finale de Coupe Davis sont à suivre à partir de 13h sur RMC Joe wilfried Songa peut qualifier la France il affronte Jerry Vesli 15 e étape du Tour de France aujourd'hui 168 km entre Bourg-en-Bresse et Culoz, avec trois ascensions et donc trois occasions d'attaquer le maillot jaune Christopher Froome n'a pas l'air inquiet par la compétition Ça dépend, ça dépend qu'est-ce qu'ils qu font les autres coureurs parce que euh, il y a beaucoup de monde qui, qui veut prendre plus de temps Sur le classement général et chez nous, nous sommes déjà contents avec euh, avec tout ce qui qui en a déjà. Euh, il faut garder le maillot et euh, attendez voir qu'est-ce qu'il fait les autres. Et quinzième étape à suivre sur RMC dans l'intégral tour à partir de 14 h Les courses aujourd'hui c'est à Maison-lafitte. Sébastien Darras mise sur le 11. New Amsterdam et le 3 Macello Luis Fernandez préfère le 2 Hundred Acre. Laurent Guéda retient le 5, Spring Princess et le 10, Rayodor, ce qui nous donne le 11, le 3, le 2, le 5 et le 10. Il est 6 h minutes sur MC. Bon réveil à tous, tout de suite, les experts, vos animaux avec François Sorel. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est en ce dimanche 17 juillet. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve. On va passer cette matinée ensemble avec, vous le savez, comme chaque dimanche en ce week-end des experts, deux rendez-vous. Jean-Luc Moreau sera là entre 8 et 10. Vous le savez, c'est notre expert auto, il répond à toutes vos questions auto chaque dimanche. Il sera là donc à partir de 8h et vous pourrez l'appeler au 3216. 16 Mais pour débuter en ce dimanche matin, eh bien, vous la connaissez, vous l'appréciez. C'est notre experte animaux, c'est notre vétérinaire, c'est Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. Alors vous allez bien Laetitia, je vais parfaitement bien. Bientôt les vacances Laetitia Oh ouais, mais dans quelques semaines quand même. Hein Pendant les Jeux Olympiques, j'en profite. En profitons-en, puisque euh, vous le savez, que euh, évidemment, RMC va vous faire vivre ses JO euh, au Brésil. Et à cette occasion, il n'y aura pas de rendez-vous week-end des experts durant les Jeux Olympiques et durant le mois d'août. Mais on reviendra. Bien sûr, à fin août pour reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Et justement, les Jeux olympiques, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y Avec a des, des athlètes humains qui y vont, mais il y a aussi des chevaux puisque la France est sélectionnée dans trois disciplines équestres mm -hmm. le saut d'obstacles, le dressage et le concours complet. Et nous avons une quinzaine de chevaux qui vont partir. Alors justement, on va prendre des nouvelles de ces chevaux, savoir un petit peu aussi comment ils sont préparés et si on a nos chances. Est-ce qu'ils voyagent en business class Ah mais ils ont des, des, des avions qui sont spécialement apprêtés mais pour oui. les chevaux. C'est incroyable hein C'est incroyable, il existe des avions pour tout en fait. Et Même oui. pour transporter les chevaux. On en parlera tout à l'heure. On découvrira aussi cette initiative intéressante « Devenir propriétaire terrien en Écosse pour sauver des chats sauvages ». Et oui, c'est un, un On site, achète un euh, lopin de terre en on, fait. Vous, on vous achetait un lopin de terre, vous avez même un titre de courtoisie avoc avec, mais surtout euh, en achetant ce lopin de terre, et ben vous, euh, vous faites une action pour sauver des chats sauvages en Écosse puisqu'ils sont en voie de disparition et nous aurons une personne qui nous en parlera, qui nous dira pourquoi. Bon, Laetitia, on découvrira aussi un hôtel un peu particulier puisqu'il s'agit d'un hôtel de luxe pour chat et oui, qui vient d'ouvrir à Dinan en Bretagne. C'est une, euh, une clinique vétérinaire qui a décidé d'ouvrir un hôtel pour chats. Euh, mais vous allez voir, c'est vraiment de luxe et ils sont vraiment bien ces chats. Cinq étoiles C'est garanti Ouais, je pense, oui. En <rire> tout cas, vous avez une webcam pour regarder vos, les chats pour savoir un petit peu s'ils vont bien. S'ils vont bien, ah, d'accord. Comme ça, au moins, on pourra vérifier. Et puis, on évoquera à partir de 7h les amours des animaux. Et, oui, et croyez-moi, ça va être chaud bouillant, là. Et, bah, et quand il fait chaud, il fait chaud. Si ça ne sonne, chez les animaux animaux aussi. Et Donc aussi, nous aurons avec, avec nous notre ami Marc Giraud qui vient d'écrire un livre sur les amours bestiales bien sûr. Donc il nous en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est chaud. Et oui, c'est très très chaud. Et croyez-moi, il y a des petites anecdotes assez croustillantes qu'il nous racontera tout à l'heure. Et puis bien sûr, le quiz de la vie privée des animaux, ce sera dans un instant. Toutes vos questions animaux dès maintenant, n'hésitez pas à nous appeler 3216 ou animaux.rmc.fr. Soyez les bienvenus. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. On salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin. On accueille Geneviève Pour débuter. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça me fait tout drôle. Ah, nous tout... aussi. Nous, bon, nous aussi. Bon, aussi. Je m'appelle Geneviève Rousseau, j'ai 88 ans et j'ai des problèmes avec euh, un petit caniche gris. Allô Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a comme voilà, problème Voilà mon problème. Euh, bon, il a 14 ans et je suis seule avec lui et c'est presque mon enfant. C'est même mon enfant. Ouais. Et il a commencé par être sourd, mais cela, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais maintenant, bon, ben, il est devenu aveugle. Et, et euh, que, que, que dit Alors, que, là, que Pardon oui. que, que dit votre vétérinaire Est-ce que c'est une je, cataracte Attendez, j'ai été voir le vétérinaire et il m'a donné... Attendez, euh, je vais vous donner le... le, le parce qu'il m'a dit qu'il avait de l'infection. C'est des cataractes, c'est sûr. Oh, mais, mais Il m'a donné... Attendez que je... me Non, mais ça fait rien, ça, ça fait rien. Qu est que, non, non. Quelle est votre question Pardon Quelle est votre question eh ben, La question, c'est que maintenant, à Biarritz, il y a une clinique qui opère les chiens de la cataracte. Bon, c'est pas donné, mais bon, j'irai encore à faire ce sacrifice, parce que j'y tiens tellement, mon chien, mais il a 14 ans. Et vous, Et vous oui, oui, savoir si ça vaut le coup, c'est ça eh, Voilà. D'accord. Eh écoutez, Geneviève... Alors, le... Euh, euh, Geneviève, alors oui, votre caniche, donc ce qu'on appelle une cataracte euh, de, de vieux chien, quoi, une cataracte liée à la vieillesse, c'est quoi C'est c'est le fait que euh, le, les crist, le cristallin qui ce qui est l'antique qui se trouve à l'intérieur de l'œil que nous avons et que le chien a et que le, le chat et que beaucoup d'animaux ont euh, se vieillit et quand il vieillit, il s'opacifie. Comme nous. Comme nous. Et, et donc euh, Et du coup, la, la vue diminue, la vue se trouble et puis bah oui on on voit plus rien. C'est-à-dire qu'en bon. fait, le, la vue s'opacifie quoi, ça devient tout blanc, tout Ah oui, c'est un, un voile qu'on a qui en plus devient de plus en plus opaque et donc on voit de moins en moins. Donc c'est progressif. Progressivement, votre chien Geneviève commençait à moins voir, voir plus les ombres que des et images oui. nettes. Et puis à un moment, il ben, il voit plus quand ça se pacifique complètement. Et heureusement, on a cette fameuse opération qui est exact la même mmh. que celle que nous on a quand on a la cataracte c'est quoi alors c'est ce qu'on appelle la facoémulsification alors vous allez voir sur internet c'est très simple c'est une petite sonde que l'on met dans le cristallin qui pulvérise le cristallin et après on absorbe le cristallin du coup bah le cristallin n'est plus là le cristallin malade enfin vieilli mm -hmm. est euh, enlevé euh, sans que ça sans sans douleur sans douleur hein, je le dis bien euh, et euh, après on peut mettre une lentille à la place ou chez le chien aussi on peut ne pas rien mettre mais il voit quand même c'est à dire que le chien se réveille il voit et ça fait une différence et il, voit comme avant. Et il voit comme avant il voit comme avant Euh, euh, bon, il voit pas exactement euh, le voilà l'image très nette, mais il voit quand même. Oui, bien sûr. Donc, mais c'est ce qui est extraordinaire. Il nous reconnaîtra, il bien reconnaîtra bien son sûr, environnement, etc. Exactement, il va plus cogner contre les meubles, et contre sûr. les murs, etc. Donc, moi, je vous conseille. Alors, c'est pas le, le fait qu'il ait 14 ans. Euh, vous savez, la vieillesse, je dis toujours ça, la vieillesse n'est pas une maladie. Euh, on peut très bien et on opère beaucoup de chiens âgés parce que, en fin de compte, les opérations, ça concerne souvent, bien souvent, les chiens jeunes ou les chiens âgés, euh, les jeunes parce que bah, on les stérilise ou parce qu'ils ont souvent des des, euh, des accidents et puis les chiens âgés parce que ils ont euh, des maladies liées à l'âge donc ne vous inquiétez pas je ne viens vous faites un bilan avec le vétérinaire euh, vous savez comme nous on fait un bilan avec l'anesthésiste et eh ben c'est exactement la même chose il va faire un bilan avec votre chien vous dire ok on peut ou pas anesthésier ce chien il va peser le pour et le contre s'il a des problèmes de reins s'il a des problèmes de cœur on va peut-être Euh, voilà euh, peser le pour et le compte s'il n'a pas ces problèmes là et eh ben on va l'opérer il va se réveiller c'est une petite anesthésie ce qu'on veut c'est juste qu'il dorme pendant qu'on lui fait cette opération qui comme je vous dis n'est pas douloureuse nous on le fait on est on est vaillant hein. on nous fait juste une anesthésie locale quand on nous opère on est obligé Alors, de, est de faire c'est très agréable hein, comme opération parce que ah, bien bah, sûr oui. on a l'œil ouvert on voit qu'on nous triture l'œil mais bon c'est pour ça qu'on anesthésie les chiens parce que si, si on leur disait juste ne bouge pas oui. même <rire> si ça leur fait pas mal bien sûr qu'ils bougeraient sûr. parce qu'ils auraient peur euh, donc voilà Donc ne vous inquiétez pas Geneviève et faites confiance aux vétérinaires. Très bien, on va revenir dans un instant, Laetitia, avec euh, Julien qui va nous parler de son British short hair. Qui bon, est non très cassé. beau chat. Voilà, mal je non castré. Je sais cassé. de quoi je parle puisque j'en ai un à la maison. On va en parler dans un instant. Le 32 16, animaux.rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. Laetitia m'accompagne jusqu'à 8h. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Votre entreprise se bouge, bouscule les règles, s'engage. La septième édition des trophées PME Bougeons-nous est faite pour vous. Cette année encore, les six PME lauréates remporteront chacune 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Votre entreprise est créative, bienveillante, environnementale, jeune pousse artisanale à l'export. Plus d'hésitation, inscrivez-vous dès maintenant sur rmc.fr.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 Le retour du week-end des experts animaux avec notre veto Laetitia Barlerin. Notez que dans un peu moins de 10 minutes, on retrouvera la météo et les infos de 6h30. Julien, dans une minute, mais auparavant, la tia, tia c'est notre quiz de la vie privée des animaux. Attention Et une spéciale amour des animaux. Alors c'est un, c'est une, euh, une chose que j'ai, j'ai glanée dans le livre de Marc Giraud, le sexe Apple du crocodile. On va en parler tout à l'heure de ce livre sur euh, les amours spéciales. Le sexe Apple. Qu'est-ce que j'ai dit? Sexe Apple. Non, sexe oui. <rire> sex Apple. Oui. Sexe C'est ça parce que vous avez un iPhone. Oui, c'est peut-être pour, pour ça parce que l'iPhone est juste à côté du, voilà, du livre. Apple, donc euh, <rire> n'importe quoi. Euh, donc il Euh, j'ai découvert que des chercheurs ont aussi découvert que les mâles mouches de vinaigre, alors les mouches de vinaigre c'est les drosophiles, alors c'est des mouches qui sont beaucoup étudi euh, étudiées dans, dans les laboratoires, parce qu'elles se, euh, se multiplient beaucoup et euh, alors elles ont, ils ont découvert, ils ont découvert pardon, que les mâles mouches de vinaigre avaient un penchant pour l'alcool et non pas le vinaigre d'ailleurs, dans certaines situations dans certaines situations, liées bien sûr euh, aux amours des mouches. Alors, soit avant d'aller draguer une mouche... C'est peut-être pour casser un petit peu cette timidité. Euh, voilà. voilà. La mouche timide, ça existe. Hein. Elle est là, elle fait dans son petit coin. Soit quand il venait de conclure... Pour fêter ça. Pour fêter ça. Oui. Soit Allez, soit quand, il, soit quand il prenait un râteau. Ah oui, ça c'est pour oublier. Ça c'est pour oublier. Ça c'est boire pour oublier. Et voilà. Ça existe aussi. Soit c'est boire pour se donner euh, voilà, euh, de l'énergie. Soit c'est boire pour fêter la chose, soit c'est boire pour oublier. <rire> c'est un peu ça. Ah là là là là là là là ça c'est pas facile hein, votre truc là. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous connaissez pas la vie sexuelle des mouches Non. Vous pouvez me passer le livre de... Non, non, <rire> il y a la réponse dedans <rire> Je ne pas regarder Bon, allez, animo.rmc.fr, n'hésitez pas à m'aider Et on enchaîne avec Julien qui est là Bonjour Julien Bonjour François, bonjour Laetitia Bonjour Julien Vous allez bien Très bien, alors vous avez une réponse pour ma question ou pas euh, Moi je dirais que quand il se prend un râteau <rire> Oh. Pour pourquoi Pourquoi ça vient comme ça tout de suite je ne sais pas je euh, pense pour oublier la mouche oublie le ratou pour péter ça, ça, le à deux. alors Julien, qu'est-ce qui vous arrive alors vous avez un alors, british oui, comme, comme vous Léthi, ça c'est de la même couleur en plus, Sinon, en plus... Un, je ne sais pas si on a le droit de dire les marques mais j'appelle ça un chat whiskas Et voilà, bah oui, bah oui mais voilà. Et entre Donc... nous, il faut que je vous le dise mon chat a fait la pub whiskas ah bah voilà, voilà. il est très beau alors, bah, non, il est très beau <rire> <rire> donc... Il a été payé en croquettes <rire> C'est ça qu'il y en a eu beaucoup hein. Oui. Alors moi je vous appelle parce que j'ai pris mon chat dans un élevage oui. Il y a 4 y ans de cela maintenant Et, euh, et en fait quand j'ai contacté l'éleveuse il n'y a pas très longtemps pour lui donner des nouvelles Elle m'a dit qu'elle refaisait une portée avec les mêmes parents Et il s'avère que les chats ont exactement la même couleur que mon chat Et robe. donc vous avez craqué Donc je suis allé là-bas avec ma compagne euh, C'est une, une portée je crois qu'ils sont 6 ou 7 Je crois qu'il y en a 6 il me semble oui. et, et donc en fait on hésite énormément Parce que euh, on a peur en fait de la réaction de mon chat Euh, qui est un chat euh, très gentil, très câlin, qui ronronne beaucoup, qui miaule beaucoup aussi. Oui. Et euh, donc on a peur que si on amène un nouveau chat qui est y de la jalousie et que du coup ben voilà que, que ça se passe mal. Non. Donc moi moi moi, moi la question que je me pose en fait c'est est-ce que c'est mieux Alors sachant que mon, mon British est entier pour le moment. Oui. Je préfère le garder entier parce que peut-être dans quelques temps je vais faire une une portée. Je, je ne sais pas encore. Oui. Et, euh, et donc ma question c'est de savoir sachant que deuxième je vais le faire stériliser que ce soit Euh, un mâle ou une femelle. Et euh, on hésite entre les deux parce qu'on a peur que si c'est un mâle, eh qu'il y ait un affrontement entre les deux. Et on se dit que peut-être si c'est une femelle, ça passera plus facilement. Et la deuxième question, c'est que ma compagne, euh, elle a peur de voir euh, mon chat en fait, euh, s'occuper de sa petite sœur. Tu vois ce que je veux dire Ah ben c'est sûr qu'il s'occupera de sa petite sœur. Il n'y a pas le, y a pas le, le tabou de l'inceste, vous savez, hein, chez pas, les chats. donc qu'elle soit stérilisée Ça ne peut pas calmer un petit peu ce genre d'ardeur Ah si si ah bah oui c'est à partir du moment où elle est stérilisée et si elle a plus sa chaleur bah, voilà. elle a plus de chaleur parce que ce qui attire le mal c'est quand même les phéromones sexuelles c'est c'est le comportement de la chatte parce qu'elle a un comportement où vraiment elle attire sûr. les mâles elle sûr. miaule elle, elle se roule <rire> euh, elle est féline <rire> enfin voilà et puis en plus elle elle sécrète beaucoup de phéromones sexuelles bien qui attirent les mâles donc tout ça c'est fini quand elle sera stérilisée elle n'aura plus tout ça donc voilà. il va la laisser tranquille logiquement il a la peur d'être on va dire qu'elle a peur d'être à ça Elle pas envie. <rire> non, non, mais voilà. Alors concernant la première question, c'était est-ce qu'il sera jaloux du chat Non, parce que ça sera un chaton qui va venir à la maison. Au contraire, il va au début il va l'accueillir la, la, avec euh, euh, euh, des souffleries et des crachats, oui, quoi. On va dire, dire, voilà, y va tombe, on va dire, voilà, il va feuler pour dire c'est chez moi ici. Euh, Qu'est-ce que tu veux Et puis mm -hmm. après il va voir que c'est un super petit mignon euh, chaton <rire> et, et on peut jouer avec et c'est super et Donc, voilà oui. tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. Là, il euh, n'y a aucun problème dessus. Et... Alors, le, le sexe, après. Oui. C'est le choix du sexe. Voilà. Alors, euh, si, si c'est de mal, et que oui. tous les deux sont castrés, il n'y aura pas il, de problème. Il n'y aura qu'un qui va être castré. Ah ouais, alors là s'il si y en a peu a... plus jeune. Alors normalement euh, quand, quand vous avez normalement quand vous, vous castrez ou quand vous stérilisez quand vous castrez un mâle ou quand vous stérilisez une femelle, mmh. donc, ils n'ont plus de sexe quelque part, c'est le cas de oui, le dire euh, pour l'autre mâle. Donc il va normalement les laisser. Mais c'est vrai que deux mâles ensemble euh, moi je mettrai... je prendrais plutôt une femelle. Pour plus de sûreté parce que je pense qu'il a... il va mieux l'accepter qu'un mâle voyez Parce que ce qu'on qu a peur voilà c'est que ça ça se passe mal entre guillemets justement, c'est le cas de le dire. Et, euh, et qu'ils se prennent en grippe. Ouais. Voilà, enfin, après mon chat il est comme je dis il est très très euh, doux, très calme donc Peut-être que ça se passerait bien. Mais oui. Euh... Ah non, mais quand il sera chaton, le, le si vous prenez un mâle, s'il si est oui. chaton, jusqu'à son adolescence, tout va bien ça, se passer. C'est après que ça risque de C'est quand l'adolescent va commencer à sécréter des hormones mâles, ou l'autre, il va sentir les hormones mâles, donc ça bien va sûr. un peu se, voilà. Et Le fait qu'il soit castré, il n'y aura plus, il n'y aura pas ce genre ah, de y aura problème plus. Normalement. voilà. Alors, faire attention quand même, parce que, euh, il arrive que s'il y a même qu'un seul qui n'est pas castré dans le, dans mmh. l'eau, euh, il mmh. y, y cherche quand même la bagarre ça arrive, je ne dis pas que c'est à tous les coups mais mmh. ça peut arriver, ça peut arriver. et ça peut aussi arriver une chose, c'est que le mâle que vous avez aujourd'hui peut mmh. commencer à marquer chose' ah, oui, ne ça, faisait oui, ça, voilà. ça en fait c'est un truc qu'il n'a jamais fait on a déjà déménagé à deux reprises depuis que je l'ai et il n'a jamais vraiment jamais marqué son territoire dans aucun appartement où je et suis passé. parce qu'il n'y avait pas de concurrence il n'y avait pas de femelle or l'arrivée, même l'arrivée de la chatte même si vous il la, stérilez, la stérilisez la stériliser peut. alors je dis bien peut c'est pas 100% sûr il peut ça peut si très bien se passer il ne marque pas et de mmh. toute façon vous allez stériliser euh, les euh, celui qui va ou celle qui va arriver, il va arriver. et il mmh. y aura aucun problème et tout le monde va bien se sentir mais bien mais mais euh, voilà c'est le risque le risque c'est -ce, qu'ils ne s'entendent pas une dernière question oui, allez -y, allez, -y. allez -y. avant avant que qu'on qu finisse euh, donc là logiquement on est censé l'accueillir dans un mois le petit chaton oui euh, donc ma question c'est de ça parce qu'on a un deux, on a entre guillemets seulement un deux pièces Donc avec la, la, la chambre, le salon et la salle de bain séparée. Euh, et mon chat a l'habitude de dormir avec nous la nuit. Et Je sais que quand on accueille un, un, un, nouveau, un nouveau petit chaton, il faut les séparer. Donc est-ce qu'il s'est mis de le mettre dans la salle de bain ou bien je peux le mettre peut-être dans la chambre bon, on Julia, une de territoire. Alors d'abord Julien, vous n'allez pas du tout séparer les chats la nuit. <rire> ça sert à rien. On, on les laisse pouvoir... ensemble Ils font leur vie. Mmh. Alors le chaton, les premiers jours, faudrait il faudrait qu'il soit près de votre lit. Ça c'est très important. Il vient d'être, euh, il sera euh, arraché, si vous voulez, à, à sa fratrie et à sa mère, donc il va être un peu paumé. Donc il faudra le mettre près de votre lit juste pour le rassurer. Dès qu'il va miauler, hop, une petite caresse, il va s'endormir. Mmh. Euh, mais ne les séparez jamais. Si vous les séparez, c'est là où vous allez avoir des en, problèmes, c'est-à-dire des problèmes oui. d'entente euh, entre Bien les deux sûr. chats. Donc ne les séparez pas, ils font leur vie, ils vont sur votre lit ou pas, euh, laissez-les faire. Merci beaucoup Julien. Laetitia, on va revenir dans un instant avec Evelyne qui va nous raconter une histoire incroyable. Franchement, c'est de Litchcock. Sa voiture a été attaquée par un corbeau. <rire> incroyable, hein On va retrouver euh, Evelyne dans un instant. Il y avait des instant. diamants dans, le, dans la voiture ou quoi Peut-être, on va voir ça. Euh, le 32 16, animaux.rmc vous pouvez poser vos questions à Laetitia Barlorin ce matin bien sûr, à tout de suite le week-end des experts sur RMC, vos animaux Merci pour ce moment. Le numéro d'été du magazine SoFoot revient sur l'euro comme vous ne le lirez nulle part ailleurs. Antoine Griezmann, le maconais, shooté au maté. Jérôme Boateng, l'allemand qui nous veut du bien. Cristiano Ronaldo, l'effet papillon portugais. Mais aussi le bilan tactique, la Juventus d'Italie, les néo hooligans les Islandais et l'art du clapping, le Brexit en dehors et sur le terrain. So foot, merci pour ce moment, dans tous les kiosques. Jusqu'au 31 juillet, ne manquez pas le Tour de France à la voile. Du départ de Dunkerque jusqu'à Nice, venez admirer professionnels reconnus et amateurs aguerris s'affronter lors de raids côtiers et de régates spectaculaires en bord de mer. Embarquez pour la grande fête de l'été, venez sur le Village Animation gratuit et gagnez plein de cadeaux. Le Tour de France à la voile, c'est jusqu'au 31 juillet. Découvrez les villes étapes sur tourvoile.fr.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 Bonjour François, bonjour à tous C'est grand soleil aujourd'hui sur une bonne partie du pays avec du ciel bleu toute la journée sur la Bretagne, les pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Seuls quelques nuages persistent sur les côtes normandes, les Hauts-de-France et le Grand Est mais sans conséquence, hein. le temps reste très ensoleillé. Et puis encore un petit peu de vent ce matin en Vallée-du-Rhône jusqu'à 50 km heure mais qui s'estompera petit à petit, ce beau temps qui va persister Au moins jusqu'à mardi qui sera la plus belle journée de la semaine. Et puis les températures continuent de grimper. Cet après-midi, 23 degrés au Havre, 25 à Cherbourg, 26 pour Lille, 27 degrés pour Brest, 28 à Strasbourg, Perpignan et Ajaccio, 29 pour Paris, 30 degrés à Clermont-Ferrand et Marseille, 31 à Nantes et Lyon, 32 degrés pour Biarritz, 33 pour Toulouse et 34 degrés à Bordeaux cet après-midi. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Merci d'être avec nous sur RMC, il est 6h30, un point sur l'actualité maintenant avec Arnaud Souk. Bonjour Arnaud. Bonjour François, bonjour à tous. Des fleurs et des bougies déposées sur le front de mer, la vie reprend doucement son cours à Nice. C'est le temps du recueillement de l'hommage, moins de 72 heures après la tuerie. C'est 84 vies fauchées par un camion fou sur la promenade des Anglais. Cinq personnes de l'entourage de Mohamed, la Wayesh Boulel sont toujours en garde à vue ce matin dont son ex-épouse. Et on en sait un petit peu plus sur les circonstances du drame. Marion Dubreuil, vous avez pu consulter pour RMC la déposition des trois policiers intervenus, les premiers pour neutraliser le tueur. Peu après le feu d'artifice, les trois policiers un sous-brigadier et deux gardiens de la paix sont sur le terre-plein central de la promenade Ils attendent la dispersion des passants quand un appel radio les informe qu'un camion roule sur le trottoir Les trois agents partent alors en courant en direction de l'incident arme à la main Ils voient au loin les embardés du poids lourd et la foule qui remonte à contre-courant Arrivés à hauteur du véhicule les trois policiers distinguent un civil qui monte sur le marche-pied du camion et qui tente dans un acte héroïque de maîtriser le conducteur. Tout va très vite, la première détonation retentit le camion s'arrête, c'est le chauffeur qui a tiré le premier il vise tour à tour les agents postés à quelques mètres sur les deux flancs du camion les policiers répliquent, touché le chauffeur se met côté passager toujours armé, caché derrière un palmier un gardien de la paix explique j'ai tiré pour le neutraliser, j'ai tiré jusqu'à ce qu'il ne bouge plus à eux 3 les policiers ont fait feu à 27 reprises l'un d'eux confie être choqué choqué par ce qu'il a vu et par le fait d'avoir utilisé son arme. Voilà, les question demeure ce matin 24 heures après la revendication par l'état islamique de cet attentat. C'est un attentat d'un type nouveau pour Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, tant par le mode opératoire finalement sans armes lourdes ni explosives que par la personnalité du terroriste. C'est un homme inconnu des services de renseignement, un simple délinquant de droit commun dont on sait désormais qu'il s'est radicalisé en quelques jours. C'est une radicalisation spécifique à Daesh pour Dunia Bouzard, directrice du centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Al-Qaïda était sur l'idéologie que tous ceux qui n'appliquent pas les lois islamistes doivent être détruits, s'attaquer d'abord au gouvernement. Il fallait être musulman pratiquant, il fallait comprendre les termes de l'islam, il fallait quand même avoir une certaine éducation. Là, vous avez des jeunes qui n'ont jamais vu un musulman, qui sont jamais mis les pieds dans une mosquée, qui peuvent basculer chez Daesh. Nous, on a récupéré des jeunes à la frontière qui n'avaient jamais vu un musulman de leur vie. Et le bilan, on en parlait, il n'a pas évolué dans la nuit. 84 morts, dont 10 enfants et 202 blessés. Les enfants, je... Justement, ceux qui étaient là jeudi soir et qui ont survécu, beaucoup sont traumatisés, prises en charge par une cellule d'aide psychologique à l'hôpital L'Anval de Nice. Et Sylvie serait une pédopsychiatre, est là pour les aider. Certains sont très choqués, ont du mal à exprimer, certains ne parlent pas, d'autres parlent, expliquent, on les écoute il y a aussi les proches. On reçoit beaucoup de familles entières. Un élément je trouve important, c'est que beaucoup d'adultes et de parents ont quand même réussi à protéger certains enfants de tout ce qui avait été à voir. Euh, ensuite, je pense qu'aux enfants, il faut leur donner des mots simples, leur expliquer euh, quand ils n'ont pas de mots. Sinon, il faut aussi savoir attendre qu'ils nous donnent leurs mots pour nous pouvoir euh, réajuster leur discours et ne pas non plus euh, plaquer le discours d'un adulte sur ce qu'ils ont vécu. Il faut protéger ces enfants. Là. On va les protéger aussi, ces enfants, des images sur Internet, notamment sur Sur les réseaux sociaux où de nombreuses vidéos et photos très choquantes ont circulé dans les minutes, dans les heures qui ont suivi le drame. Même si, pour le coup, globalement, Tristan Mardes-Franc, spécialiste des nouvelles pratiques en ligne, se félicite d'avoir vu les modérateurs jouer leur rôle, notamment sur le réseau social Twitter pour ce qui est de la modération spécifiquement des contenus haineux, il n'y en a pas tant que ça. Euh, grosso modo, tous ces réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, mais également YouTube, par exemple, qui est souvent cité, font euh, de la modération, mais ça reste assez superficiel au regard des quantités astronomiques de, de messages qui peuvent être euh, haineux. Et on peut dire qu'ils vont dans la bonne direction parce qu'ils ont promis de le faire, mais on est encore loin d'un du, résultat acceptable. Un propos RMC recueilli par Eva Derwal En Turquie, le trafic international A repris hier à l'aéroport Atatürk d'Istanbul au lendemain D'une tentative ratée de coup d'état militaire 265 personnes Ont été tuées dont 161 civils Le président Recep Tayyip Erdogan Promet des purges sans précédent 2839 militaires ont déjà été Arrêtés après ce putsch raté Et malgré le retour au calme, les français de Turquie S'inquiètent, Charline notamment Elle est étudiante à Istanbul Oui j'ai peur parce que on sait que le gouvernement se laissera pas faire et j'ai peur qu'il durcisse et j'ai peur que j'ai peur que ça dégénère, que les mouvements de foule se répètent, que, que, que le gouvernement durcisse vraiment pour de bon. Là, pour l'instant, ça semble être stable. Il nous reste un mois de stage je vais voir comment la situation va évoluer mais si ce genre d'événement arrive encore euh, oui je penserai à rentrer plus tôt en France que très le Micro RMC de Clément Fraioli. Les sports, le vélo, le tour reprend de la hauteur aujourd'hui après la victoire au sprint de Marc Cavendish hier à Montélimar on attend aujourd'hui un duel de gros bras entre Bourg-en-Bresse et Culoz au programme 160 km et 6 ascensions dont le Grand Colombier le Britannique Chris Froome est toujours en jaune et puis en tennis une victoire et les Bleus fileront tout droit en demi-finale de la Coupe Davis cet après-midi les hommes de Yannick Noah ont pris l'avantage déjà hier sur les Tchèques après la victoire en double de la paire Mahu Herbert à 14h. Donc cet après-midi, Tsonga joue face à Vezeli, et puis s'il le faut, Lucas Pouille sera ensuite opposé à Lucas Rossol. Il est 6h35 sur RMC. Tout de suite, vous retrouvez les experts, vos animaux avec François Sorel et Laetitia Barler. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, le week-end des experts, 6h8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts, les animaux avec notre veto, qui sait Le veto, mais j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Ouais, vous n'avez pas le bras, c'est long. Laetitia. Je pas encore le bon réflexe. Voilà. C'est vrai que vous débutez en radio, hein, Laetitia. Euh... Je parlais, puis je parlais dans le vide. J'ai dit, tiens, il y, y a un problème. C'est bizarre. Le veto, personne n'entend. 3216 ou bien ni-moi.rmc.fr pour rejoindre notre vétérinaire ce matin. N'hésitez pas. Euh, Laetitia, bientôt c'est le grand rush. Oui. sur RMC. Et oui Attention Et... Ah non mais euh, vous surtout... Savez que, vous savez que... Voilà Pas mal d'heures quand même ouais, hein là, En ça... direct, Monsieur François Sorel Ça va être un peu compliqué, Laetitia. Vous mais allez je battre vous. les records Je compte sur vous pour m'aider un peu. Ah bah j'espère bien Oui, je donnerai... Oui Enfin, je, je resterai pas toutes les... 36 heures, c'est ça 30 on ne commencer pas à rajouter ah des oui. heures. Déjà, je m'en fais 30. Non, mais je suis un peu si en plus, je dois en faire certaines fois. <rire> Bon, on rappelle quand même ce que c'est le concept du, du Grand Rush. RMC bouleverse sa grille des programmes à partir du vendredi 29 juillet 14h jusqu'au samedi 20h, jusqu'au samedi 30 juillet. Pourquoi Parce que c'est le chassé-croisé des Juétis et, et des Eh oui, anciens. bien sûr. Parce qu'on sait que ça va être la pagaille sur les routes. Et à cette occasion, j'aurai le plaisir de vous accompagner durant 30 heures non-stop. Sur la route de vos vacances. Même la nuit, hein. Même bien. la nuit. 30 heures sans dormir. Voilà, on va essayer. Alors évidemment, il y aura plein de plein de personnes avec moi, toutes d'animateurs, etc. Plein de journalistes, des reporters qui seront euh, aux endroits, on va dire, un peu chauds. Que ce soit les aéroports, les gares, les autoroutes, etc. On aura plein de surprises, plein de rendez-vous sympas qui font penser aux vacances. C'est pas le premier Grand Roche. Ça se retrouve, enfin, on fait ça chaque année. Euh, et vous serez là, Laetitia. Voilà. Pour donner vos, des conseils voilà, sur les animaux. Bien sûr. En vacances, pendant le voyage. Et voilà. Et si vous voulez participer au Grand Roche, parce que vous partez justement en vacances euh, entre le Le vendredi 29 et le samedi 30 vous pouvez nous envoyer d'ores et déjà un mail grandrush.rnc.fr grandrush et le rush ça s'écrit R-U-S-H bien sûr, rmc.fr ou bien nous joindre même dès maintenant hein, au 32-16, n'hésitez pas vous partez le 29 ou le 30 juillet vous voulez participer à cette émission il y aura des cadeaux bien sûr hein, pour tous les participants 32-16 ou grand rush rmc.fr voilà, parenthèse refermée et il me tarde de vous retrouver donc pour ces 30 heures le vendredi 29 à partir de 14h on retrouve notre rendez-vous animaux Laetitia et on accueille Evelyne qui est là. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bienvenue. C'est pas Evelyne, c'est Marie-Christine. Il y a une erreur. Oh, <rire> c'est pas. Bon, ouais, non. On est désolé. Oh là bon, là. Alors, Laetitia, c'est pas gentil de se moquer parce que croyez bien que ce qui nous est arrivé, c'est pas drôle et ça nous a bien abîmé la Alors, raconte, alors raconte, racontez-nous. Alors, je vous raconte depuis le début. Hein, tant pis, je vous, je vous, je vous retiens cinq minutes. -y. Figurez-vous qu'un matin, on a une maison en Corrèze. Oui. Et figurez-vous qu'un matin, j'étais en train de boire le café dans la salle à manger. D'un seul coup, j'entends taper dans le carreau, dans la baie vitrée. Oui. Alors, je me retourne et qu'est-ce que je vois un, un corbeau. Un corbeau qui, qui fonçait dans la baie vitrée. Qui voulait rentrer dans la maison. Oui. Et il s'était accroché, vous savez, sur le le, le le bas de la porte fenêtre et qu'il mettait des grands coups de bec dans la. Alors j'ai lâché mon petit Jacques Rossel que vous connaissez parce que je vous avais déjà appelé pour un problème de maladie atopique. Oui. Et puis figurez-vous que bon, on en reste là. Il lui a fait peur. L'oiseau est parti. Et, et puis l'autre jour, je monte dans la voiture puis je dis à mon mari qu'est-ce que c'est que la voiture elle est tout abîmée comme ça. Vous savez, vous avez la fenêtre et vous avez la bande de caoutchouc oui. En bas oui, oui. de la fenêtre. Oui. Tout piqué comme un chat qui aurait fait ses griffes dessus. ah oh, Mais il m'a dit non, non, non, c'est pas un chat. Il m'a dit on c'est un corbeau, il est venu, il s'est accroché sur les bords de la, de la fenêtre de la voiture. Il a tout abîmé la voiture à coups de griffes, à coups de bec. Mais il m'a dit il n'en est pas resté là. Il a complètement abîmé le, le pare-choc de la voiture. Ben, le pare-choc de la voiture du voisin, elle est morte. Le, euh, seulement le corbeau, ça c'est le... le... corbeau. Alors quand j'en ai parlé autour, tu me sais... toujours le même. Et c'est toujours Alors, le même. Et c'est toujours le même. Alors quand on en a parlé autour de nous, moi j'ai un collègue qui m'a dit, écoute, peut-être que dans le caoutchouc, maintenant les nouvelles matières, avec, euh, vous savez, maintenant il faut la nature, peut-être qu'il y a, qu y a oui. des, des ingrédients, des ingrédients là dedans Voilà, des, des, vie, des, des, des glucides, des... Ouais. Voilà, ouais. mais ça nous a ruiné Le caoutchouc de la voiture. Mais il y a quand même un problème, quand même, parce qu'ils ils veulent rentrer à la maison, ils tapent au carreau. Mais je vous jure, comme dans Hitchcock. <rire> alors, on a déjà eu le problème avec des petits oiseaux, mais là, on a su pourquoi. Parce qu'on leur a mis des petites cabanes et il y avait un nid bourdon qui ah. s'était installé. Bon, là, on a su pourquoi. Mais le corbeau, on ne sait pas. Bah, le cor fait. Alors, le corbeau, quand il veut rentrer, alors, soit il, il, il est euh, attiré par deux choses. Soit le reflet, dans la vitre ou dans un rétroviseur etc le reflet son reflet en fin de compte parce qu'il voit un oiseau et euh, voilà comme il est aussi assez territorial et ben il veut euh, justement euh, éjecter cet oiseau le, le menacer et puis comme il s'en va pas parce que il y euh, oui. a le reflet et ben il, il attaque encore plus vous voyez il y a d'abord ça donc euh, mais à un moment il comprend quand même c'est bizarre et, les parce que pas sont bête, un corbeau, très intelligents oui mais ils expérimentent ouais, ils oui, expérimentent donc euh, euh, voilà ils, ils se voient la première fois dans un reflet et voilà que ça que soit euh, le, un rétro de, de un rétroviseur de voiture euh, le reflet dans de la vitre le reflet de, de la porte fenêtre etc ça ça, ça mais bon il, il tape, il tape, il tape parce que ils tapent ils tapent ils tapent parce qu'ils veulent enlever ce, ce ce congénère qui est derrière le, la vitre et, et qui pense voir et en fin de compte ils le voient pas soit euh, si vous savez les, les corbeaux sont attirés par des choses incroyables comme des choses qui brillent. Alors ça peut être des, des bouts de métaux, ça peut être des diamants, ça peut être des bijoux. Ils peuvent, ils peuvent. vous savez, ils sont kleptomanes hein, les, les corbeaux. Exactement comme les hirondelles. Euh, ils peuvent euh, les hirondelles, euh, les, les pie-bavardes. Ils peuvent prendre des, des bijoux et les prendre et les mettre dans leur nid. Alors on n'explique pas ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses pour savoir pourquoi euh, ces oiseaux-là sont attirés par ce qui brille. Ça peut être des métaux, ça peut être euh, d'autres choses qui brillent au soleil. Euh, pourquoi Parce que... alors. D'abord, euh, on pense qu'ils prennent ces choses-là pour impressionner d'autres corbeaux. Ça, c'est une, une mmh. des hypothèses des chercheurs. Soit parce qu'ils aiment la nouveauté. Ils aiment. Ils sont ce qu'on appelle néophiles, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, ils aiment, mais ils veulent euh, ils veulent expérimenter la nouveauté, le prendre dans le bec, le prendre avec eux, et savoir un peu s'ils peuvent le manger, si ça peut leur servir à quelque chose. Soit, moi, je pense que c'est plus ça. Euh, vous savez, ils mangent des insectes et euh, il y a des insectes qui brillent, vous savez mmh. Euh, comme des coléoptères et euh, ils peuvent prendre ça pour des coléoptères ou alors aussi, vous savez, les œufs ils adorent les œufs les corbeaux, ils adorent manger les œufs mmh. et les œufs brillent aussi dans les nids donc ils aiment bien aussi les prendre et les manger donc il y a ça. Alors concernant votre problème Marie-Christine, je pense qu'il va falloir euh, utiliser votre chien, n'est-ce pas euh, Parce que euh, d'abord, quand, quand il essaye de rentrer chez vous, euh, donc peut-être qu'il est attiré par des choses qui brillent ou peut-être parce qu'il euh, a son reflet dans la vitre dans ces cas-là, vous lancez le chien et comme Ça, petit à petit il va savoir que le corbeau à mon avis doit pas faire le malin devant le chien non Ah euh, si il s'attaque quand même au chien mais mais bon euh, un jack Russell, ça se laisse pas faire par non, un corbeau sûr, hein, donc euh, voilà là vous avez le chien qui vraiment se laisse pas faire donc je pense que là le corbeau il va se dire bon ouais. ici c'est la maison faut pas aller alors concernant les voitures ça c'est plus, prob... plus problématique parce que vous n'avez pas votre jack Russell qui est là et puis peut-être aussi que les caoutchoux peuvent attirer par le mmh, goût parce qu'ils ont peut-être un ouais, goût ouais, sucré ouais, oui, justement euh, le corbeau qui est un corbeau et est un charognard et un omnivore. C'est-à-dire que tout ce qui est charogne, il le mange. Et tout ce qui est fruits, mais aussi mmh. céréales, mais aussi protéines animales, il le mange. Il mange de tout. Donc, il a peut-être goûté ça. Et, ça, et du coup, il trouve ça pas mal. Il trouve ça pas mal. En plus, quand c'est bien réchauffé par le soleil, ça doit être pas mal non plus aussi pour lui. Alors là, à part mettre euh, un... recouvrir votre voiture par une protection, mmh. je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Euh, on <rire> va revenir dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux. Et Puis, euh, on retrouvera la question de Josette, qui a un chat de 8 ans qui exige euh, être à ses côtés euh, pour prendre son repas. Voilà. Comme le roi. Il veut que Josette Comme le roi soit Exactement, <rire> exactement Laetitia. On retrouve tout ça dans un instant. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts animaux sur RMC. N'hésitez pas à joindre Laetitia Barlerin, 3216, ou bien animaux.rmc.fr. A tout de suite.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 RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Vous animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. C'est reparti pour ce week-end des experts. Les animaux avec notre veto Laetitia Barlerin euh, et tout de suite, notre quiz de la vie privée des animaux. La tia, tia. Attention. Alors, figurez-vous que des chercheurs ont découvert que les mâles mouches de vinaigre, ce qu'on appelle les drosophiles, avaient ces mâles un penchant, non pas pour le vinaigre, mais pour l'alcool, dans certaines situations de leur vie amoureuse. D'accord. Donc Laquel. la mouche aime bien l'alcool, mais dans certaines situations. Voilà. Soit avant d'aller draguer, histoire de se dire, bon, voilà, hein, ça me donne un peu de courage. Hein. Soit quand ils venaient. De conclure, donc pour fêter la la, la pour victoire. Fêter, pour fêter ça. <rire> voilà. Soit quand ils prenaient un râteau. Donc, donc ça, oui. c'est par déception. C'est pour oublier. Pour oublier. Ouais. Soit pour donner du courage, soit pour fêter ça, soit pour oublier. Bah, moi, j'en connais qui font ça. Pour les trois. Pour les trois. <rire> euh, je n'en ai aucune idée. Mais alors là, vraiment aucune. Je vais dire allez, ça leur donne du courage, Laetitia avant d'aller draguer. Ouais. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh <rire> bien mon cher euh, François, ouais. et ben ce n'est pas ça. Je déteste, je déteste cette sonnerie. Allez. Je vous donne euh, une, euh, une deuxième de... chance. Je vous donne je vous donne non pas un deuxième indice, mais une deuxième chance. Euh, donc si c'est pas pour se donner du beau moqueur, c'est peut-être ou pour fêter. D'accord Oui. Soit. Et je veux dire pour fêter. Allez. Quand ils viennent de, de, de, de conclure. Voilà, c'est ça, pour fêter. De voilà. copuler. Voilà. voilà. <rire> copuler. Voilà, ils boivent un petit coup. Euh, chérie, tu étais super. C'était top. <rire> gros bisous. Enfin, gros bisous. Gros bisous. Exactement. Parce que la, la, la mouche fait bz. C'est gros bisous. Je suis désolée, mais c'est pas ça. Oh non <rire> Oh non, Laetitia Mais c'est pas possible En tout cas, je vois que là, avec votre couille, vous avez fait mouche Non, c'est très bon En fin de compte, vous savez ce qu'on fait ces chercheurs Parce qu'ils aiment bien s'amuser avec les mouches de vinaigre. Ah ben oui Alors, ils ont mis des mâles en compagnie. Alors, d'un côté, vous avez eu un groupe de mâles en compagnie de mouches, on va dire vierges, prêtes. Euh, voilà les fiancés potentiels on va voilà, dire et de l'autre côté ils ont mis euh, des, des, des mâles avec euh, des mouches euh, qui, qui étaient déjà fécondées et qui ne voulaient refuser leurs avances oui. parce qu'elles avaient voilà. déjà elles avaient tout ce qu'il faut quoi voilà d'accord et au au bout de ces quatre de quatre jours ils ont repris les mâles donc soit de quatre jours de de de, de mariage ou d'autres d'abstinence donc il y a eu ces deux groupes euh, ils leur ont pro proposé entre De l'eau et de l'alcool. Et alors, ceux qui avaient, euh, qui s'étaient bien mariés, ils ont été boire de l'alcool, de, de l'eau, pardon. Et ceux qui avaient été frustrés, n'est-ce pas, et qui avaient, qui avaient raté euh, leur rendez-vous, euh, sentimental, eh bien, ils ont été directs sur l'alcool. Donc c'était boire pour oublier C'était boire pour oublier. Ça alors, c'est incroyable. Bon. Et, ouais. bah, Laetitia, et on euh... l'a démontré chez la mouche. Oui, chez la mouche. <rire> bon, voilà, la mouche, hein. après on ne sait pas trop. Hein. <rire> ne commençons pas à, à faire des, des parallèles. Voilà, donc euh, si on vous dit, oh, ah tu t'es ouais. pris un râteau, t'as bu, et tu dis, bah, je fais comme mais, la mouche. Je fais comme la mouche, en fait, c'est scientifique. <rire> c'est scientifique. Hein, est <rire> <ça>. <rire> Josette est avec nous au 3216, bonjour Josette. Euh, bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Josette. Bienvenue ah. sur bonjour. RMC, Josette. Euh, merci de prendre ma question. Alors voilà, j'ai mon chat qui a 8 ans et demi maintenant et qui exige chaque fois qu'il grignote que je sois à ses côtés. Alors exiger, ça veut dire quoi Eh bien, il, euh, il vient me chercher dès oui. que je m'éloigne de sa gamelle, ne serait-ce que d'un mètre, il faut que je sois à côté de lui. Alors... Il... J'aimerais bien savoir comment il fait pour. Il vient vous voir, euh, il vient se frotter vient à vous. Il vient me et... voir où que je sois. Oui. Et bon, il a sa gamelle dans la cuisine et devant la cuisine, moi, je vacque. Et il vient me chercher. Euh, il quand se frotte choque. à vous, ou quoi Qu'est-ce qu'il qu qu fait Il se frotte à vous, il voilà, vous il se il frotte vous à moi et il attend. Ou alors, il s'assoit devant moi, il me regarde, il attend. Et il la... attend que je que je regagne avec lui la, la gamelle. Et donc, vous restez près de la gamelle, vous le regardez, et là, il mange Je, je regarde, <rire> je reste près de la gamelle, je lui gratouille la tête, un petit peu le ventre, ça va, alors je, je pense que ça, ça suffit, mais dès que je m'éloigne, il revient me chercher. <rire> <rire> mais alors, si, si, si vous laissez sa gamelle et que vous partez, Il va pas du tout manger. Eh bien, je dois vous dire que quand euh, il nous arrive de nous en aller, ce que l'on fait très très peu. Euh, eh bien, euh, lorsque l'on revient, bon, l'assiette de croquettes est, a à peine été touchée. D'accord. Bon, vous inquiétez pas, il va pas se laisser mourir de faim si vous non, le laissez. Bien sûr que non. Mais c'est mignon hein, quand même. Alors, oui. c'est pas. Alors, euh, ceux qui ont des chiens vont dire ouais, c'est un signe de dominance parce que les chiens qui sont un peu les chefs à la maison aiment bien qu'on les regarde manger. Ah Donc, euh, bon. voilà, son, son, voilà, ils exigent qu'on les regarde manger un petit peu comme le roi soleil, vous voyez, mais bien qu'on le regarde prendre son déjeuner, son petit déjeuner et son dîner. Euh, chez le chat, il n'y a rien à voir avec la dominance. Moi, je pense que c'est plus un rituel qui s'est établi entre lui et vous. Euh, ce rituel, c'est une habitude apaisante pour lui, euh, qu'il aime bien parce qu'il parce qu aime bien que vous soyez là. Quelque part, vous lui rassurez. Oui, sans et, doute. Pardon et... de vous oui. interrompre. Euh, c'est un chat, bon, qui est arrivé chez nous, euh, bon, il a été abandonné, il est arrivé chez nous, il avait sept mois, euh, à peu près, mais il a, oui. euh, au tout début, il n'a pas développé ce rituel, c'est assez récent. Oui, donc c'est arrivé mais, là, mais, sur le tard. Ouais. Euh, oui. mais vous savez, Josette, les chats euh, développent beaucoup de rituels. Par exemple, moi, mon, ch mon, mon chat précédent, euh, il avait développé comme rituel, et pas tout de suite, au bout de deux, deux trois ans, c'est que quand je rentrais à la maison le soir, il tournait autour de sa queue pour me dire bonjour. Alors c'était c'est pas du tout, c'était pas du tout un toc, c'était pas du tout un trouble du comportement, il allait très, parfaitement bien ce chat, mais il le faisait qu'avec moi, il le faisait avec personne d'autre, il le faisait en aucune autre situation, mais il tournait autour de sa queue, et je pense que un jour euh, il a, il était tellement excité de me voir qu'il a tourné un petit peu autour de sa queue comme ça, et que là je l'ai caressé, ou j'ai rigolé, ou je l'ai regardé ou j'ai souri, et du coup ça a amplifié son comportement euh, ça l'a gravé, et là je pense que pareil Joseph, un jour vous étiez euh, ou peut-être au début vous aimiez bien le voir manger parce que parce qu'il y a beaucoup d'amour quand oui, on donne à sûr, manger et que c'est, on met il beaucoup d'affectif alors que lui voilà mais pas du tout d'affectif, je vous là-dessus et donc il l'a remarqué mmh. et c'est devenu un rituel, un rituel entre vous et lui ne vous inquiétez mmh. pas, s'il a faim et si vous n'êtes pas là, il ira y quand, y quand même manger merci beaucoup Josette on enchaîne avec Anne-Marie avant d'en trouver la météo et les infos de 7h sur RMC bonjour Anne-Marie oui bonjour François, bonjour Laetitia bonjour voilà. Anne-Marie voilà. je voulais vous poser une question voilà, nous venons de perdre notre labrador il y a à peu près un mois oui il avait 14 ans ah oui À bel oui. âge, hein Ah, mais là, comme a dit le vétérinaire, il a eu une belle vie en plus. Ah, bah écoutez, à 14 ans, c est... il est centenaire hein, pour un Labrador. Eh oui, eh oui. Et si vous voulez, bon, avec mon mari, on voudrait en, bon, en prendre un autre. Oui Moi, je l'avais proposé à l'ASPA, mais il me dit, on sait pas d'où ils viennent. Bon, il est pas pour. D'un autre côté, on aimerait reprendre un Labrador ou un, ou un Golden Retriever, mais bon, c'est vrai que. Enfin, à notre âge, je ne veux pas dire qu'on soit très âgé, non. Mais. Euh... Je sais que le labrador petit est destructeur. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez Où est-ce qu'il faut qu'on prenne un chien adulte que... bah Écoutez, euh, vous, savez, vous savez ce que c'est le boulot d'avoir un chiot. Oui. C'est vraiment du boulot à plein temps. Hein. Oui, vous savez oui. que les premiers mois, il y a l'éducation, il y a les bêtises. Il y faut le surveiller, il y faut prendre attention. Faire attention ça à son tout. Al... Ça tout. faut faire attention à son alimentation. Il faut oui. l'éduquer. On y passe des heures, c'est tous les jours, etc. Bon. Euh, alors. La question est est-ce que vous êtes prête et, et votre mari prêt à refaire ça Parce que vous vous rendez compte, c'est il y a 14 ans que vous avez eu votre votre votre chiot, euh, c'est-à-dire qu'il y a 14 ans vous avez passé beaucoup de temps à l'éduquer. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'est du boulot. Alors que c'est vrai, il y a beaucoup de retrievers parce que vous êtes plus dans le retriever Anne-Marie, ce que j'ai compris, c'est vous avez Labrador ou Golden. Et bien, il y a beaucoup de retrievers ou de croiser les retrievers, ça fait rien euh, dans les refuges de tous les âges, il y a même des chiots, faut le savoir. Donc, il y a des adultes. Alors, ce qu'il y a de bien avec les adultes, alors certes, on ne connaît pas leur passé, et alors, ça ne fait rien. On, fout, on, les, hein, on, on, on les prend à l'instant mm -hmm. T, c'est-à-dire au jour où ils arrivent chez vous, vous le prenez comme il est. vous, euh, y a, y a un, vous l'apprivoisez et vous, euh, et lui, vous apprivoisez. C'est ça, c'est ça la, la réalité d'un chien de refuge. Et, il et vous ça sera a... moins compliqué que de et prendre un chien, Laetitia. beaucoup moins compliqué, alors sauf s'il a déjà des troubles du comportement, mais dans ces cas-là, vous voyez ça avec le refuge. Mais franchement, il euh, ne euh, faut pas se dire que tous les chiens en refuge ont des problèmes. Non, ils peuvent être abandonnés parce que leur maître euh, est décédé, est malade, euh, est parti, euh, etc. Enfin, il y a dix mille y raisons pour, euh, pour avoir un chien en refuge. Il euh, y en a beaucoup qui vous attendent. Moi, Anne-Marie, puisque vous avez vécu euh, 14 ans avec un chien adulte, pourquoi pas ne prendre un, un autre chien adulte euh, Je vous dis, prendre un chiot, c'est du boulot. Alors, c'est du bonheur, mais c'est du boulot. Donc, il faut falloir bien réfléchir là-dessus Anne-Marie euh, prendre un chien adulte, autre c'est bien parce que aussi il aura une autre personnalité que votre chien qui vient de, de décéder et vous n'allez vous pas le comparer parce que le problème du chiot c'est que euh, comme c'est beaucoup de boulot etc vous avez vous aurez tendance aussi à le comparer avec le chien que vous venez de perdre et vous allez lui trouver euh, beaucoup de défauts et vous allez donner beaucoup de qualités au, au chien qui vient de décéder alors que vous ne vous, vous souvenez plus euh, des, premiers, des premiers mois et des premières années où c'était un peu Rude quand même avec le chien. Euh, donc, moi, je vous conseillerais quand même aller faire un tour dans les refuges, aller voir un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un refuge pour adopter. Vous pouvez aller dans un refuge, voir les je chiens, bien sûr. et peut-être que vous aurez un coup de cœur réciproque avec un chien. À partir de quel âge un chien comme ça devient adulte et, euh, et plus tranquille, on va dire <rire> Le problème des Retrievers, des labradors et des Golden Retrievers, c'est qu'ils sont un peu bébés dans leur tête longtemps. C'est-à-dire que, vous savez, des chiens qui sont quand même enfants euh, jusqu'à 2-3 ans, bien ah, souvent. Carrément. Ah oui, bah, oui, mais c'est ce qui fait leur charme aussi. Ouais, parce qu'ils sont vraiment géniaux, c'est des chiens géniaux. Quoi. Mais, euh, mais ils peuvent tout manger dans la maison jusqu'à 2-3 ans. Ah non, ça ne veut pas dire qu'ils mangent tout dans la maison jusqu'à 2-3 ans, c'est qu'ils ont un comportement d'enfant, c'est vrai, pendant 2-3 ans. Mais, vous pouvez dès, le, dès les premiers mois faire en sorte qu'ils ne mangent pas tout. Vous savez, c'est tous les chiots, c'est pas seulement oui, les Golden sûr, ou les labrador, Tous les chiots euh, inspectent leur leur environnement par la hmm. bouche donc aime bien porter à leur bouche tout ce qu'ils ont apporté euh, de de gueule mais, oui, ils euh, leur, mais ils découvrent comme ça leur mais environnement est, ça fait est partie bouche. du chiot ça fait partie de son développement faut faire avec donc Anne-Marie avant de vous décider allez en refuge vous allez peut-être tomber sur la perle rare celle qui pour qui vous aurez un coup de cœur et ça sera une belle histoire d'amour Merci beaucoup Anne-Marie. La météo, les infos. Laetitia, bientôt 7h. Et on revient, on attaquera notre deuxième partie dédiée aux animaux avec plein d'histoires un peu coquines concernant les animaux. Ah ben c'est l'été Ça va être violent, ou chaud Ah je... non, mais, mais non Non, mais ça va hein. Ça va, c'est pas... pas interdit, Nos au jeunes... moins de 12 ans Nos jeunes auditeurs pourront écouter, C'est de la biologie la... Ben oui, c'est la nature C'est la nature voilà. Bon, voilà La météo des infos sur RMC et la vie anim... bon, on va dire oui, sentimentale et sexuelle des animaux A tout de suite Le week-end des experts sur RMC, vos animaux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 C'est l'heure de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Grand soleil aujourd'hui, je vois du beau temps pour tout le monde. Même si c'est vrai que quelques nuages persistent sur les Hauts-de-France et le Grand Est, mais rien de bien méchant. Hein. Le soleil brille et brillera toute la journée avec un beau ciel bleu de la Bretagne jusqu'aux côtes de la Méditerranée et en Corse. Demain, le soleil brillera encore presque partout seulement en quelques nuages près des frontières du Nord. Ce temps d'été qui va se poursuivre au moins jusqu'à mardi qui sera la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 Et à 7h. Un point sur l'actualité maintenant avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour François bonjour à tous. Hommage aux victimes et recueillement sur la promenade des Anglais à Nice l'enquête progresse. Mohamed Laouesh Boulel n'était pas un religieux la droite demande des comptes au gouvernement et l'accuse de passivité face au terrorisme. Manuel Valls répond ce matin dans la presse. Le risque zéro n'existe pas, dit le Premier Ministre Nous irons en Turquie, où le président Erdogan sort renforcé du putsch raté des militaires. Ses partisans ont célébré sa victoire toute la nuit. RMC, il est 7h. La promenade des Anglais a rouvert hier midi, mais les Niçois ont le cœur lourd. Beaucoup ont déposé des fleurs en hommage aux victimes. Et le dit Messager, vous avez rencontré Yasmine, une Parisienne de 62 ans, comme poursuivie par le terrorisme. Yasmine, qui se trouvait tout près de l'endroit où le camion a été stoppé par les forces de l'ordre, a eu la sensation de vivre deux fois le même cauchemar. Ce bruit de balle, je l'ai dans la tête, déjà depuis novembre, mais je l'aurai encore maintenant, doublement, et c'est ce qu'il y a de pire. Yasmine a perdu son fils le soir du 13 novembre, alors elle comprend mieux que quiconque le désarroi des familles sans nouvelles. Ces gens qui cherchent encore de la famille, des photos accrochées aux, aux arbres, et ça, ça me rappelle euh, Malbataclan, où dehors, on avait mis des photos euh, pour chercher des proches. Moi, bon, mon fils, j'ai pas eu les nouvelles tout de suite, c'est quand exemple, on vécu vécus survécu sauf lui. Voilà. Alors en venant se recueillir sur la promenade des Anglais, elle souhaitait témoigner de son soutien à la population niçoise. Le tout cœur avec eux, c'est le message que je veux faire passer. Courage, on peut s'en sortir, c'est vrai. C'est long, il faut avancer, et sans haine. Yasmine reprend le train pour Paris aujourd'hui, mais reviendra en août pour à nouveau se recueillir. Témoignage à micro et d'Élodie messager pour RMC. Le bilan de l'attaque revendiquée par l'État islamique est toujours de 84 morts et 200 blessés, dont 26 sont toujours en réanimation. Les cellules d' Psychologique ne désemplissent pas certains, ne sont pas blessés. Mais ils ont tout vu. Laurent gère une plage sur la promenade des Anglais. Il a repris le travail. Tout le personnel est quand même très traumatisé, quoi. Hein. On travaille, mais on n'est pas, on n'est pas concentré. C'est frais, hein, voilà, hein. C'est très frais, même. Mais on est quand même tous solidaires. On se soutient, de toute façon, parce qu'on a tous vécu ça et ça nous a tous rapprochés, de toute façon, oui. Hein. Donc bon, ben on essaye de céder tant qu'on peut. Et on est gentil, on est tout doux, on est, <rire> on se décale. Ben oui, on se prend dans les bras parce qu'on en a besoin, je pense. Hein, voilà. Et pour tenir le coup, il faut, de toute façon, voilà, On n'a pas le choix. Il faut qu'on, faut qu'on tienne le coup. Hein. Maintenant, je sais pas. On va essayer d'oublier. en continuant à travailler parce que de toute façon, il faut bien reprendre. La vie elle continue. La promenade des Anglais rouvrira complètement demain après une minute de silence observée à midi. L'auteur de l'attentat Mohamed Lawesh Boulel, défie les codes de l'antiterrorisme. Le tunisien de 31 ans n'était pas religieux. Sa radicalisation a été très rapide. Céline Martelet, le profil du terroriste s'affine peu à peu. Mais les enquêteurs n'ont pas encore terminé leur travail. Oui, de nombreux documents ont été retrouvés, on sait, dans le camion. Le chauffeur peut y avoir laissé un message. Les policiers tentent également de faire parler les ordinateurs, les téléphones du tueur. En garde à vue, l'un des proches de Mohamed Laouesh Boulel aurait évoqué. Un changement soudain, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, parle aussi d'une radicalisation rapide. Selon nos informations, lundi, quatre jours donc avant l'attaque, il se promenait encore dans un quartier du nord de Nice avec son vélo. Il n'avait pas vraiment changé d'allure, juste un peu maigri, selon le témoignage d'un danseur de salsa qu'il a souvent fréquenté dans un club de danse, pour expliquer cette perte de poids et de muscles surtout. Le chauffeur aurait simplement répondu qu'il avait arrêté la musculation. Ce jour-là, Mohamed Boulel n'était pas seul, il était avec un autre homme qui l'a présenté comme un ami. Récit de Céline Martelet sur RMC. L'attaque terroriste a été revendiquée hier matin par l'État islamique. On ne sait pas si Daesh a piloté l'attentat directement ou alors si le groupe terroriste s'est approprié l'acte a posteriori, mais une chose est sûre, l'ombre de Daesh plane bien sur l'attaque de Nice pour Jean-Charles Brizard du centre d'analyse du terrorisme. On n'a jamais eu d'exemple de la part de Daesh de revendications opportunistes, c'est-à-dire qu'il ne soient pas fondées. Euh, L'enquête commence, elle, elle pourra déterminer éventuellement les liens existants entre cet individu et, et l'organisation. Par ailleurs, l'organisation elle-même pourrait également communiquer, comme elle le fait parfois, les éléments euh, de lien existants entre cet individu et, et, et l'état islamique. Si on le dénomme euh, soldat du califat, c'est très précis aussi pour l'organisation. On aurait pu euh, parler de, de sympathisant dans le cas d'un individu qui ne serait pas lié à l'organisation. Si c'est un soldat, L'organisation. Ça veut bien dire qu'il y a un lien établi au chef de l'État islamique. Le deuil national dure jusqu'à lundi, mais l'unité nationale a déjà volé en éclat. Le premier à avoir demandé des comptes, c'est l'ancien maire de Nice et président de la région PACA, Christian Estrosi. Comment, dans une zone piétonnisée, a-t-on pu laisser rentrer un camion à 90 km/h Je n'ai pas le sentiment que ces précautions aient été prises et contrairement à ce qui a été garantie à la fois par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, non, on n'a pas apporté à Nice les mêmes conditions de sécurité que celles du carnaval et de l'euro. Alors beaucoup à droite ont abondé dans le sens de Christian Estrosi et ce matin Manuel Valls leur répond dans le JDD Léa Zachary. Oui Manuel Valls c'est très clair, il ne veut pas de polémiques inutiles face aux critiques nombreuses de l'opposition sur la sécurité à Nice le soir du 14 juillet. Le Premier ministre rend les coups et n'hésite pas à traiter ses détracteurs de politiques irresponsables. Il n'a pas du tout apprécié les accusations de Christian Estrosi l'ancien maire de Nice pour qui toutes les mesures n'ont pas été prises par le gouvernement pour empêcher l'attentat de jeudi soir. Si Si Christian Estrosi avait le moindre doute, il pouvait annuler le feu d'artifice. Il ne l'a pas fait, rétorque le Premier ministre. Manuel Valls demande aux responsables politiques de rester dignes et dénonce une dérive démagogique très grave dont les conséquences se ressentiront dans les urnes. Je cite, les Français ne l'accepteront pas. Récit de Léa Zachary sur RMC. À Nice, de nombreux élus s'inquiètent d'un autre problème. Les conséquences sur le tourisme et l'économie locale. Il y a beaucoup d'annulations dans les hôtels. Denis Cipollini, de l'Union de des métiers et des industries de l'hôtellerie annonce des mesures de compensation pour les touristes. La première mesure que nous avons prise, c'est que tous les séjours réservés, entre le 15 et le, le 31 juillet, qu'ils soient annulés pour une raison euh, X ou Y, euh, soient remboursés. C'est-à-dire que si vous aviez versé 30% d'art, 20%, 40%, on va vous les rembourser. Si vous aviez, le soir du 15 juillet, payé la totalité de votre soirée et que vous n'êtes pas venu, on va vous la rembourser. Vous savez, les maîtres mots de notre métier, de notre profession, c'est l'accueil et le service. Et je crois que le service, c'est ça. C'est pouvoir dire aux amis de Nice, mais il est tout à fait normal que vous soyez pas venu et on vous comprends. Mais nous, on est toujours là. On reste là et venez nous voir. Continuez à venir nous voir. Propos recueillis par Lionel Dian pour RMC. Direction la Turquie à présent. Pays chancelant depuis la tentative ratée de coup d'état vendredi soir. 250 Turcs sont morts. Plus de 1500 ont été blessés. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a repris la main sur l'armée. Mayalène de Castelbajac, vous êtes la correspondante de RMC en Turquie où les soutiens du président ont célébré toute la nuit la défaite des putschistes. Partout aux fenêtres des immeubles, des drapeaux rouges et blancs. Le drapeau turc. Les partisans du président turc ont célébré jusque tard dans la nuit la défaite des militaires putschistes. Recep Tayyip Erdogan, un président omniprésent hier, célébrant sa victoire lors de bains de foule et d'acclamations publiques. Il s'est aussi montré intraitable quant aux sanctions à infliger aux commanditaires de ce putsch. Dans son viseur, le prédicateur Gulen, son ennemi numéro un, un ex allié à la tête d'un mouvement religieux puissant qui serait, selon lui, une organisation terroriste. L'homme est exilé en Pennsylvanie et hier, lors d'une allocution, Musclé, il a appelé les États-Unis à l'extrader dans les plus brefs délais. Pour lui, il fait partie des instigateurs de ce coup d'État. Le président Erdogan l'a annoncé hier, la purge sera totale. Mayalène de Castelbajac, correspondante de RMC en Turquie. RMC, il est 7h07, on passe au sport. Nouvelle victoire de Marc Cavendish hier à l'issue de la 14e étape du Tour de France à villars les dombes C'est sa 30e victoire sur le Tour, de quoi écœurer la concurrence Georges Quirino. Il franchit la ligne d'arrivée en faisant le chiffre 4 avec ses doigts. Ses adversaires ont encore la tête baissée. Marc Cavendish à 31 ans est incontestablement redevenu le roi du sprint. Son coéquipier Serge Powells se le rappelle à ceux qui l'avaient peut-être enterré trop vite. Avant le Tour, il était peut-être un peu oublié. Et lui, montre maintenant que c'est encore lui qui est le plus rapide. Le Britannique en est désormais à 30 victoires dans sa carrière sur le Tour de France. Il a toujours le même appétit quand il se lance dans un sprint Quand je fais un sprint, je ne pense qu'à la première place. J'avais faim de cette victoire avant cette arrivée et je suis encore affamé après avoir remporté l'étape. Une attitude de cannibale qui en rappelle un autre. Eddie Merckx qui détient le record de 34 victoires d'étape sur le Tour. Marc Cavendish doit encore s'imposer 4 fois pour le dépasser avant peut-être de le dévorer. 15 15e étape aujourd'hui du Tour de France entre Bourg-en-Bresse et Culoz, 160 km et trois grosses ascensions. Tout cela à suivre dans l'intégral Tour des 14h sur RMC. En tennis, les Bleus de Yannick Noah mènent 2-1 face au Tchèque en quart de finale de la Coupe Davis. Victoire du double français hier en 5-7. Match tendu et première sélection, pas facile pour Pierre-Hugues Herbert. Cette première, elle a pas forcément été très facile. On aurait pu peut-être un, un peu s'épargner tout, tout ce qui s'est passé. Après, il y avait de l'émotion, en tout cas de mon côté. Le match était, voilà, était, était assez intense, était assez stressant. Et on a quand même su garder la tête froide, même quand ça allait pas bien. Nicolas, il, il a su rester patient. Il m'a calmé et voilà, j'ai réussi à le récompenser de la meilleure des manières en passant quatre premières dans le jeu pour, pour conclure à 5-4. Et place aux deux derniers simples aujourd'hui. wilfried Wilfried à la victoire dans la raquette. Il affronte Jiri Veseli, 50e, au classement ATP. Les courses épiques, c'est à Maison Lafitte. Aujourd'hui, Sébastien Darras mise sur le 11, New Amsterdam et le 3, Macello. Luis Fernandez préfère le 200 Acre. Laurent Gueda retient le 5, Spring Princess et le 10, Rayodor. Ce qui nous donne le 11, le 3, le 2, le 5...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 Deuxième partie de ce week-end des experts, les animaux. Bon dimanche, merci d'être avec nous. Et bel été, surtout, bonnes vacances. J'espère que vous en profitez bien. Euh, tout à l'heure, on parlera des chevaux athlètes qui se préparent aussi pour les Jeux Olympiques. Ils vont bientôt voyager. On pourra devenir aussi propriétaire d'un petit lopin de terre en Écosse pour sauver les chats sauvages. Et puis, euh, on découvrira un hôtel de luxe pour chats en Bretagne. Et ben oui. Voilà, carrément. Bah oui, si on veut partir en vacances, l'esprit euh, tranquille, eh bien, ça sera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Laetitia, attention, l'ambiance monte dans ce studio. <rire> Le soleil. Le soleil. Au zénith. <rire> excites. Bon alors attention on se calme un peu. Laetitia là on va parler des amours des animaux pour l'été. Et nous sommes avec notre ami Marc Giraud qui vient d'écrire un livre sur les amours bestiales Qui s'appelle le Sexapil des crocodiles aux éditions de la show Nestlé. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Alors, Alors on, on vous attend depuis une heure avec impatience. Ah c'est l'été. Là, là, on n'en peut plus. Ah là là, c'est vrai que qu'on découvre quand même les amours. Euh, la, la vie sexuelle est parfois débridée des animaux, hein, quand même. Hein. Euh, et attendez, on découvre quand même dans votre livre que les animaux comme nous, d'abord, peuvent faire preuve d'amour et surtout avoir du Plaisir. et eh oui, ça c'est la grande leçon, hein, parce que pendant longtemps euh, les humains se sont crus euh, les seuls euh, capables de beaucoup de choses et que les animaux n'avaient le droit à rien. Et eh oui. Mais en fait, euh, il, il, il, il, si ça coupe, c'est bien qu'ils y trouvent un plaisir, sinon ils il se rapprocheraient pas les uns des autres. Donc ah, c'est leur, leur instinct, leur procure aussi du plaisir, quoi. C'est ça. Leur instinct et leurs organes. Eh oui, <rire> et <rire> et leurs non, organes. mais c'est vrai que les chercheurs ne se sont pas du tout intéressés au plaisir. Euh, non, surtout des les animaux. chercheurs mâles. Mais surtout que, les chercheurs euh, euh, mâles, à l'orgasme des animaux, faut le voilà, dire. parce que bon, le plaisir masculin, ça, personne ne doute qu'il existe, mais le plaisir féminin, quand je dis féminin, c'est pour les, les femelles animales aussi, euh, on s'y est quasiment pas penché. Or, il y a un seul euh, organe qui est voué entièrement au plaisir et à rien d'autre, c'est le clitoris. Et qui existe chez les animaux Et eh oui bon les tortues en ont et tous les mammifères en ont hein, de la souris à la baleine donc toutes euh, connaissent le plaisir. Ah oui, je savais pas que la tortue en avait un. <rire> Oui, oui, oui, les femelles de torture ont un, et même les moustiques. Alors, euh, euh, un gros moustique qui s'appelle le tipule, qu'on appelle quelquefois le, le cousin, le mâle a une sorte de vibromasseur dans le pénis, c'est-à-dire qu'il fait de la musique. Il a une quéquette à musique, et ça dure, non, ça dure non, Marc, des, Marc, des, des, des heures. Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas raconter ça à la radio. Ah bah si, non, attendez. non, non, une quéquette à musique, ce n'est pas possible. Mais les enfants savent très bien ce que c'est que la musique. Euh, y a oui, y a bien tout sûr. Dit, tout le monde peut écouter. <rire> Il y a les vibrations avec. Voilà et, et visiblement ça dure des heures et c'est pas uniquement pour euh, se féconder parce que euh, le, le va-et-vient de l'accouplement, euh, même chez les humains, euh, il n'a aucune autre fonction que le plaisir féminin parce que euh, euh, un organisme qui veut éjecter un produit, il y en a pour une seconde quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc il y a toute une phase de préliminaire euh, et, et la fonction, encore une fois, c'est bien que les, les, les accouplements les, les animaux s'accouplent. Et pour qu'ils s'accouplent, il faut une motivation. Et Alors... pourquoi, ils se euh, si, pourquoi ils se masturberaient s'ils n'avaient pas du plaisir Ceux qui ont des chats euh, et des chiens savent très bien que le, les chiens sur les coussins. Bah, exactement, euh, voilà. oui, ça c'est vrai. <rire> ça, nous, on l'observe. La masturbation n'est que... pas seulement humaine. Non, mais là, parfois, on a l'impression que c'est presque un besoin au-delà d'un plaisir aussi. Ah bah oui Voilà. c'est ça, c'est un instinct euh, voilà, pour... ça. Parce que les, les animaux sauvages euh, ils ont peur du contact, a priori ils sont sauvages ils se mangent les uns les autres euh, ils sont pas faits pour se rapprocher forcément bon, à part quelques espèces de troupeaux mais sinon, euh, grégaire, mais sinon euh, il faut vraiment qu'il y ait toute une série de... c'est la fonction des parades nuptiales, d'ailleurs c'est de D'abord, à montrer à l'autre qu'on est de la même espèce et qu'on est pacifique. Ah bah ça, c'est sûr que pour draguer, ils ont des méthodes bien, bien, bien, bien, bien quoi, les animaux. Ah bah <rire> bien les mâles, en général, c'est <rire> les mâles qui draguent. Hein. Alors il ouais, y, oui. y en a qui chantent, il y en a qui volent, qui dansent, qui se parfument, qui font des acrobaties. Bon, oui. Ils se battent, ils minent ils offrent des cadeaux de noces. Des cadeaux euh, ils proposent des bonbons. Il y en a qui offrent des fleurs. Il y en a qui construisent des, des palais. Il y en a qui font semblant de se laver. Il y en a même qui mentent euh, pour arriver à leur fin. Il y en a qui font semblant de se laver. Oui, c'est les canards. C'est ah. ce qu'on appelle le, le rituel des toilettages. Euh, ils, ils se grattent les plumes de l'arrière pour montrer les belles couleurs de leurs plumes qui vont plaire aux femelles. Donc, il euh, y a toute une séquence comme ça où ils font semblant de se, se faire leur toilette. C'est comme ah. ça qu'ils plaisent aux filles. Ah, c'est comme euh, les hommes qui se mettent du gel dans les cheveux C'est ça. ça. Mais il y en a, c'est le contraire. Par exemple, une chauve-souris, elle sent très fort sous, le, sous, le, sous les bras. Le noctilion bec de lièvre, elle s'appelle. Elle sent très fort sous les bras et ça, ça plaît énormément aux filles. Donc on, on les sent d'ailleurs quand elles volent à côté de nous, on les sent. C'est vraiment l'odeur de l'amour pour elles. Ah oui, c'est le, le, le parfum qui attire les femmes. Bah, les, les, pourquoi une truie va chercher des truffes euh, C'est parce que la truffe, c'est les mêmes phéromones que le verra en rut. Non, c'est pas vrai. Oui, pour ça que, oui. Mais la pauvre, elle que... doit être hyper frustrée parce que, hop, là, on lui pique la truffe et puis après, euh, elle a rien du tout. Ah ben, les animaux domestiques sont souvent frustrés sexuellement, ça c'est sûr. Hein. <rire> et nous, quand on mange une omelette aux truffes, c'est une omelette au parfum sexuel de cochon. <rire> Alors vous avez non, dit... Que que euh, moi qui adore ça. Que certains, pour draguer, ils mentent. Oui. Ah, ils... C'est comme... Enfin, c'est aussi une technique de drague. C'est ce, ce... une preuve d'intelligence. Oui. Euh, de savoir est euh, la vérité qui, par qui, exemple oui. le coq dans la basse cour euh, il a l'habitude de, de, de faire des petits cris d'appel de nourriture quand il trouve de la nourriture, toutes les poules viennent pour en manger oui. et si jamais il y a une petite poulette nouvelle qui arrive, il lance quand même son cri de nourriture même s'il y en a pas, comme ça il l'attire oh, enfin, oh l'attire. Elle apostrophe à t de T-I-R-E c'est ça, ouais, ça ouais. j'ai eu peur Marc autre. non faites attention il ah, y en a aussi qui peuvent draguer en boîte de nuit j'ai lu Ah oui, alors ça c'est le cacapo, qui et a besoin de cuvette. Le cacapo, c'est un gros, gros euh, perroquet. Kaka... Oui, d'accord. <rire> c'est le plus gros euh, perroquet du, du monde, d'ailleurs, de Nouvelle-Zélande. Il est incapable de voler, euh, il est nocturne, il est très bizarre. Et euh, il y a des sortes de clubs de rencontres. Donc les mâles creusent une espèce de de, de cuvette où ils chantent, euh, tous. Mais ils chantent énormément. Euh, c'est des espèces de, de grognements, c'est un peu des... des Des, des, des groupes musicaux, quoi, euh, des de oui. bands, si vous voulez. Euh, C'est jusqu'à 17 000 grondements par nuit, quand même, pour attirer les filles. Donc, elles arrivent à pied, puisqu'elles volent pas. Et là, euh, bah, ils font leurs démonstrations, ils, ils font leurs acrobaties, ils montrent le, leurs leur belles plumes, etc. Et les femelles choisissent, quoi. C'est exactement comme une, une boîte de nuit, et puis il y en a qui font banquette. <rire> ah, C'est pas vrai. Bon, allez, rentrons dans les détails. Moi j'aime bien. Non, Laetitia alors, pas -y, trop. Rentrons. Marc pas trop s'il vous plaît. Par <rire> parlons pour commencer des zigounettes. Euh, oui. On découvre quand même. dans retrouve bien dans là, votre là, ah, bah, euh, faut, faut parler de la chose ouais, quand même. Sûr, hein, bon, voilà. C'est quand même la nature. C'est la nature. C'est que, alors, d'abord, savoir que les zigounettes ne sont pas universelles. Il y a bien. des animaux qui en ont pas, et même la plupart des oiseaux n'en ont, ont pas. Non, non, non. En fait, euh, non, non. La, la, plus de 90 97 des des oiseaux n'ont pas de petits oiseaux. Euh, <rire> les pauvres. C'est ce qu'on appelle un baiser cloacal. Ça va assez vite. Euh, une Voilà. Et puis terminé. Mais Donc, alors, euh, comment y a, comment, y comment, pas, comment ils font, Marc, pour sans, sans en rentrant un petit peu dans les détails. Parce que s'il n'y a pas la bistouquette qui machin, comment en ça Il n'y a, y a qu'un conduit qui, qui est le cloaque qui sert à tout à la digestion et, et, et à la sexualité. Donc c'est oui, le baiser cloacal, c'est-à-dire qu'ils se mettent cloaque contre cloaque, ce qui n'est pas facile quand on est un oiseau, donc il faut monter dessus. La femelle doit se vers le mâle, le mâle se vers la femelle. Que... Tout ça en plein vol en plus. Oh. Non ah, ça c'est chez les martinets, ouais. les voilà. martinets ils font ça en vol. Ouais. Oui. En plus, euh, y... Ils sont forts. <rire> Et alors, il euh, vous, vous, y a un chapitre dessus quand même, parce que la diversité, euh, comment vous l'appelez Kékétest oui. <rire> Est incroyable chez les animaux. Mais c'est incroyable, parce qu'en fait, ça a une fonction pour les femelles, justement. C'est tellement tarabiscoté que euh, c'est aussi euh, pour le plaisir de la femelle. Alors moi, je connaissais Donc... le, le, le cochon qui avait euh, une zigounette Donc... en forme de tire-bouchon. Oui. Voilà. Et vous avez ah, d'autres... Oui. <rire> Bah, euh, bon, il euh, y en a une, euh, un animal qui a une caquette à quatre têtes, ça c'est l'équidiné, les, les euh, parce que la femelle a, a des conduits tellement euh, complexes euh, qu'en fait il asperge dans tous les sens. En oh non, temps... non Marc, non, non, non, non, là, non. On va ah bah, couper, on va couper on... ça, on va couper ça. Hein. Ah zut, on est en direct, on ne peut pas, c'est embêtant. Marc, vous restez avec nous Oui On a encore deux, trois cochonneries à raconter quand même. <rire> hein. Et un cri. On ne va pas s'arrêter là. <rire> Allez, à tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts. On découvre ce matin le sexe à pile du crocodile, l'ouvrage de Marc Giraud et Gilles Macagno, euh, paru aux éditions de la Chouette Niesley. A -E. tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Bienvenue chez moi pour les Jeux Olympiques des Rio de Janeiro 2016.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 Ne ratez pas cette chance unique de mettre en lumière votre PME. Ensemble, bougeons-nous. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Le retour du week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin. Laetitia, notre vétérinaire qui m'accompagne vous le savez chaque dimanche 6h-8h Tout à l'heure Laetitia on va parler d'un hôtel 5 étoiles luxe pour chats en Bretagne Oui <rire> euh, On va pouvoir aussi investir dans un petit lopin de terre en Écosse pour sauver des chats sauvages et on s'intéressera aussi à des chevaux pas comme les autres hein, tout à l'heure Et oui, c'est les chevaux athlètes qui se préparent Pour les JO eh oui à Rio <rire> Ils vont prendre l'avion et tout et tout, oui. on va rentrer dans les détails. Mais auparavant, on découvre avec beaucoup d'intérêt le sexe à pile du crocodile. <rire> C'est le nouvel ouvrage de Marc Giraud et de Gilles Macagno, euh, oh, le sexe à pile du crocodile et autres histoires bestiales. Eh oui, on parle des amours des animaux. Euh, et alors, faut savoir quand même que le mariage pour tous, euh, ce sont d'abord les animaux qui l'ont inventé. Oui, en fait, un papa et une maman, ça c'est euh, qu'on entendait dans les euh, manifs homophobes, ça n'a pas tellement de signification en biologie, hein, parce qu'il euh, y a des animaux euh, qui s'accouplent par euh, parthénogénèse, enfin qui se reproduisent plutôt par parthénogénèse, c'est-à-dire que la femelle euh, divise ses œufs toute seule, elle n'a pas besoin de mâle. Ah voilà. euh, <rire> et ça, euh, ça, a, ça a été découvert chez les, les pucerons en, en 1740, il y a, y a déjà un moment, mais on l'a découvert par exemple sur... Une population de lézards qui s'appelle euh, les fouettes queues d'ailleurs. Ah y oui, que Il n'y a que des filles. Il <rire> n'y a que elles, des filles. Mais elles ont quand même des relations. Hein Alors elles ont quand même besoin d'une parade euh, pour se stimuler l'une l'autre. Oui. Mais c'est tout. Il n'y a forcément pas d'accouplement et, et euh, elles se portent très bien sans mal. Donc c'est <rire> l'amour sans mal. <rire> Alors on apprend aussi que euh, bah, la prostitution, c'est certes le plus vieux métier du monde, mais chez les animaux aussi. Non, ce n'est pas vrai, Marc. Ben si par définition c'est euh, échanger euh, son corps contre quelque chose et en fait euh, bon les animaux ils s'intéressent pas à l'argent mais euh, ils ont besoin de manger de temps en temps et euh, même le petit colibri tout mignon la femelle quand elle a vraiment besoin de, de, de butiner des fleurs parce qu'elle a besoin d'énergie très vite euh, si elle se retrouve dans, dans un beau territoire où le mâle a beaucoup de fleurs à butiner ben elle va accorder ses faveurs derrière un buisson et puis elle aura le droit de manger. <rire> Donc, euh, mais ça c'est assez courant. Hein, ah oui. animaux, bon, bah, déjà, il y a beaucoup de cadeaux aussi que font les mâles, et des ah. cadeaux souvent des cadeaux à manger. Oui, ah bah les araignées par exemple qui enveloppent une, une mouche dans un beau cocon de soie ah oui. comme ça pendant que la, la, la, la femelle déballe le cadeau lui, il va pouvoir consommer euh, Sans être mordu euh, sans, voilà, être... sans être Mais il faut qu'il se dépêche, non Il faut qu'il se dépêche mais il y a quand même des mufles qui font un beau cadeau mais il n'y a rien dedans euh, bon. C'est pas vrai ah, C'est-à-dire oui, oui. que la femelle, elle ouvre le cadeau et hop Il y a voilà, pas mais dedans. Le temps, Il a eu le temps de faire son affaire et de, et de décamper. Donc... Euh, le mufle C'est pas beau. C'est pas beau. Après, ça. Non, non, après non. on se rend compte, mais Marc. Il... Oui, pardon, allez-y. Il y a un oiseau qui offre des fleurs, quand même. Le, ma... le mérion superbe, c'est carrément une petite fleur qu'il a dans le bec. Non Il offre à ça ou ses femelles, parce qu'il peut le faire à une dizaine de femelles. Mais euh, les femelles sont aussi volage que les mâles. C'est le bachelor, quoi. Voilà, c'est ça. le bachelor. <rire> après, on se, rend, on se rend compte quand même qu'il y a des classiques hein, pour la drague. Le chant. Ça marche toujours, hein, Marc. Quand on ah, chante, oui. on, on, tout de suite, ben voilà, on se met en avant et on arrive à draguer. Et il y a plein d'animaux qui chantent, en fait. Enfin, qui chantent. Bah oui. Par exemple, bien sûr. le crocodile, lui, peut faire beaucoup de bruit. Ah bah oui oui, c'est la spécialité des crocodiles parce que les reptiles c'est assez silencieux mais alors eux ils meuglent, ils vagissent, ils grognent ils sifflent, ils tous ils rugissent ils s'éclaboussent, les alligators par exemple ils vocalisent, ils font des bulles dans leur bain et c'est comme ça qu'ils plaisent aux filles <rire> Ah ouais, <rire> ah ouais et y en a aussi qui Ça fait un peu je, je te drague dans le spa <rire> Bah voilà, c'est euh, ça, ça Alors puisqu'on est dans le bain euh, parlons d'urine aussi, il y en a qui il y a, oh y a non, des mâles qui urine sur les femelles quand même Ah oui, oui, ça c'est le parfum d'amour par excellence parce que les phéromones elles sont beaucoup véhiculées par l'urine euh, chez les mammifères mais aussi chez des animaux marins comme le homard qui est très piss and love. Quand je dis piss, c'est pas, pas en anglais. Lui, euh, <rire> il envoie ses, ses messages chimiques par des orifices qui sont autour des yeux. Autrement dit, pour euh, draguer, lui, il fait pipi par les yeux. Oui, Et il, attend, il attend quand même le de son de sa femelle. Oui, parce que comme ils sont en armure, ils peuvent pas s'accoupler, donc euh, il, il attend la mue parce que les, les, tous les crustacés euh, se débarrassent de leur carapace quand elle est trop petite mmh. donc il attend la mue et si jamais la, la femelle est pas assez déshabillée il l'aide à se déshabiller un peu plus vite quoi. voilà <rire> <rire> alors ouais. Ouais, quand même les pratiques sexuelles sont très variées chez les animaux et encore plus que chez nous quand même Bah, il existe de tout, de tout, des choses totalement imaginables inimaginables chez nous. Par exemple, il y, y a des mâles qui vivent à l'intérieur de la femelle, tellement ils sont euh, disproportionnés. Quoi. Ils vivent quasiment en parasite à l'intérieur de la femelle. Donc là, on n'imagine même pas. Hein. Par exemple hein Euh, alors, bah, il y a la bonélie qui est un ver marin euh, qu'on voit en Méditerranée. Euh, là, euh, la femelle peut avoir euh, des dizaines de mâles euh, à l'intérieur d'elle, qui servent de sorte de, de, de réserve de spermatozoïdes. Finalement, ils servent qu'à ça. Hein. Comme les, les, les beaux droits des abysses aussi, euh, le mâle, il se scotche. Euh, il est tout petit, il se scotche à la femelle, il branche son système sanguin sur la femelle ah oui. et digestif. Donc il ne fait plus rien d'autre que euh, d'être une sorte de testicule à, à disposition de la femelle quand elle a besoin de, de, euh, voilà, de sperme. Bon, une question qui nous taraude tous. Comment font les hérissons Ah oui, bah oui <rire> ça pique. <hein. rire> ah, yeah, yeah. J'ai l'impression. Eh oui. eh oui, comment ils font <rire> Alors bon, D'abord, le, le mâle, lui, il a une bistouquette à rallonge, donc ça aide déjà <rire> de faire sa distance. Et elle se situe très haut, si vous regardez un hérisson sur le ventre, elle, est, elle commence à peu près, on attendrait le nombril, quoi, déjà. Oui, euh, voilà. est ah ouais, oui. Et puis la femelle rabat ses piquants, donc elle l'aide quand même quand elle est contente. Ah oui, elle, bah, elle, elle quand... prépare la piste d'atterrissage, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est-à-dire que quand elle dit non, c'est non. Bah, elle, le mâle peut pas faire autrement. De toute, <rire> toute façon, c'est toujours les femelles qui, disent, qui, qui choisissent. Hein. Marc, merci beaucoup. Merci. Le sexe à bon. pile du crocodile aux éditions de la chaux Nieslé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au revoir. revoir. Qu'est-ce qu'on a rigolé Oh là là. <rire> Vraiment, c'est excellent à, à lire, évidemment. Alors, c'est ah pour oui. tous les âges et, et c'est sur y la a plage. C'est le top. Qui sont à mourir de rire. À mourir de rire. Et notamment la mouche, là, qui est un peu <rire> dépitée parce que. Eh oui, on en a parlé. Parce qu'elle s'était. Eh ah ouais, ça, c'est excellent. Elle a pris un râteau et elle demande.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 spécial salon édition 2017 de l'Autojournal, actuellement chez votre marchand de journaux.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 Allez, un coup d'œil sur la météo de votre dimanche maintenant sur RMC. C'est avec Valentin Mailleux. Bonjour François, bonjour à tous. Du beau temps pour tout le monde aujourd'hui. Alors c'est vrai, quelques nuages persistent encore sur les Hauts-de-Français et le Grand Est. Rien de bien méchant hein, puisque le soleil brille et brillera toute la journée avec un beau ciel bleu de la Bretagne jusqu'aux côtes de la Méditerranée et en Corse. Mais encore un petit peu de vent quand même ce matin en Vallée du Rhône jusqu'à 50 km heure. Un vent qui s'estompera petit à petit. Et demain, le soleil brillera encore presque partout. Seulement quelques nuages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 pour Biarritz, 33 pour Toulouse et 34 degrés à Bordeaux. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Sur AMC, il est 7h30, un point sur l'actualité maintenant, c'est avec Arnaud Souk. Arnaud, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Les plaies sont béantes, elles mettront beaucoup de temps à se refermer. 26 personnes sont toujours en état d'urgence absolue ce matin, trois jours après l'attentat qui a coûté la vie à 84 personnes, dont 10 enfants. Les enfants justement, ils étaient très nombreux jeudi soir au moment où le camion a foncé sur la foule. Ryan, 11 ans, n'a rien vu mais il a été pris dans le mouvement de panique et aimerait bien se confier à la cellule d'aide psychologique mise en place à Nice. On voyait des gens courir en train de nous dire sauvez-vous donc on a couru on s'est réfugié dans un hôtel on est resté là quelques heures là j'ai eu peur donc j'ai pleuré j'ai eu j'ai eu la boule au ventre quoi encore j'ai peur mais je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se venger ma mère elle, elle s'inquiète toujours pour moi et elle m'a harcelé un peu je lui ai dit Il euh, faut rester calme maman j'ai rien il y a des gens qui sont morts et tout et voilà après je je vais pas sortir tout le temps je vais attendre deux semaines ou quoi pour euh, ressortir normalement j'aimerais bien en parler parce que enfin faut que j'en parle à quelqu'un que ça sorte. Et pour exorciser, certains sont déjà venus hier midi à la rouverture de la promenade des Anglais, déposer des fleurs, allumer des bougies. C'était très important de revenir sur les lieux du drame pour Monia présente le soir du 14 juillet. Quand je reviens ici, j'ai des frissons parce que justement la promenade c'était toujours mon lieu préféré. Quand je suis stressée, je viens toujours à la prom pour respirer. Donc je suis vraiment attachée à ce lieu et d'avoir assisté à ce massacre ici, c'était vraiment perturbant pour moi donc je reviens là aussi voilà pour pour voir que bah, la vie continue après tout les choses commencent à prendre place comme avant ça, ça m'aide un peu à, à oublier à avancer parce que je ne dois pas être traumatisée aussi quand même de, de cette place là au contraire faut faire face à ça, ça, ça. Et on le sait désormais, le passage à l'acte de Mohamed, la Boulel porte tous les stigmates de la terreur la plus pensée, la plus achevée. La terreur désormais revendiquée, cet attentat porte bel et bien la signature de l'État islamique. Et le portrait du tueur se dessine, se précise Céline Martelly. s'est radicalisé, vitesse grand V, mais à la base, c'est surtout un homme instable, violent, accro à la musculation dans une salle de sport qu'il a fréquenté jusqu'à la fin de l'année dernière.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 L'un des danseurs de salsa du cours l'a croisée par hasard. Le tueur était avec un homme qu'il a présenté comme son ami et il n'avait pas vraiment changé d'apparence. Juste un peu maigri, une perte de poids qu'il a expliqué par un arrêt de la musculation. Explication RMC signée Céline Martelet. Dans un entretien aujourd'hui au journal du dimanche, Manuel Valls explique que Daesh fournit justement à des individus déséquilibrés un kit idéologique donnant du sens à leurs actes. Ces cas sont les plus difficiles à détecter nous allons gagner la guerre, poursuit le Premier ministre, même s'il l'admet, le terrorisme fait désormais partie de notre quotidien pour longtemps. Manuel Valls, il tente aussi d'éteindre la polémique. Ce matin, des voix s'élèvent dans l'opposition pour critiquer le gouvernement. En a-t-il fait assez Aurait-on pu éviter cet attentat Oui, répond la droite et l'extrême droite. Ce qui est sûr, c'est que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, compte beaucoup sur le patriotisme, désormais sur la cohésion nationale. Il appelle tous les Français à rejoindre la réserve opérationnelle. C'est un contingent de gendarmes et policiers rapidement mobilisables. Comme nous constatons le grand élan de solidarité qui anime nos concitoyens dans l'épreuve terrible du terrorisme à laquelle le pays est confronté, je voudrais lancer un nouvel appel à rejoindre cette réserve opérationnelle pour tous les français patriotes qui le souhaitent. La police nationale et la gendarmerie nationale vont communiquer sur les conditions d'intégration de cette réserve. Dans le reste de l'actualité, le retour au calme en Turquie après le putsch raté dans la nuit de vendredi à samedi. Le temps des purges a sonné. Le président Recep Tayyip Erdogan a fait déjà arrêter 2839 militaires. Mais Olem Unlal, une franco-turque qui vit dans l'hexagone, craint pour l'avenir de son pays. Ça renforce encore plus cette image d'instabilité. Voilà, instabilité avec le PKK, instabilité avec la menace de Daesh, instabilité avec un pouvoir qui, qui contrôle tout. Puis ça, c'est un peu la goutte, la goutte d'eau, quoi. Voilà, je suis plus triste pour la Turquie qu'autre chose. Enfin, voilà, ça donne encore une mauvaise image, quoi. En termes de tourisme, je pense qu'ils vont vraiment souffrir et, et ça, c'est dommage. Ouais, ça donne un peu une image de, de bordel quoi. les sports la 15 e étape du Tour de France aujourd'hui entre bourg bresse et Culoz. après la victoire au sprint hier du britannique Marc Cavendish ce sera un duel de grimpeurs aujourd'hui 160 km 6 ascensions dont le grand colombier le britannique Chris Froome est toujours en jaune et puis en tennis euh, les bleus ne sont plus qu'à un petit point de la demi-finale de la Coupe Davis les hommes de Yannick Noah ont pris l'avantage hier sur les tchèques après la victoire en double de la paire Mahu Herbert à 14h aujourd'hui Songa joue face à Vezeli Et puis Lucas capouille sera ensuite opposé à Lucas Rossol. Il est 7h35 sur RMC, le retour des experts, François Sorel. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts, les animaux, on est là jusqu'à 8h. Et puis, juste après, ce sera Jean-Luc Moreau, vous le savez, pour l'automobile euh, 8, 10 et toutes vos questions auto au 32, 16. Tout à l'heure, on va découvrir Char... Chanima, qui tient un hôtel de luxe pour chats en Bretagne, Laetitia. Oui. Euh, oui. On essaiera aussi d'investir pour acheter peut-être un petit lopin de terre en Écosse. Voilà, pour sauver les chats sauvages. Pas enfin, mal. Voilà une bonne action. Mais pour débuter, bientôt les JO. Oui, bien sûr. Et bien sûr, nos athlètes sont prêts, se préparent. C'est dans trois semaines d'ouverture des JO de Rio. Nos athlètes se préparent depuis des mois, voire des années, mais nos athlètes humains, mais aussi les chevaux qui, sont, euh, qui vont concourir dans trois disciplines olympiques. Le dressage, le saut d'obstacles et le concours complet. Et nous sommes avec Sophie Dubourg, qui est directrice technique nationale. Sophie, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on a une quinzaine de chevaux qui vont, qui vont partir. D'ailleurs, ils vont partir quand sur le sol brésilien Alors on a bien 15 chevaux et euh, ce sont des départs euh, échelonnés puisque les, les, les trois disciplines se suivent, ce chevauchent aussi mais on démarre avec le concours complet, oui. avec des chevaux qui vont déjà partir le 28 juillet, qui vont partir de Liège pour oui. un vol de, de 12 heures, des chevaux de dressage à la suite qui vont partir le 1er août, Et des chevaux d'obstacles pour terminer, qui vont partir, eux, le 5 août. Alors, ils auront combien de jours sur place pour récupérer avant les épreuves Parce que c'est quand même des. Il faut qu'ils s'acclimatent au lieu, au décalage horaire, à la température, à l'humidité la... à aussi. Oui, bien sûr. Alors, tous ces vols-là donc partent de Liège. On a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. Il y a plus de quarantaine. On a aujourd'hui un suivi accru sanitaire en amont de ce départ de 14 jours avec euh, euh, tous les soins et, et tous les lieux qui sont bien tracés pour les animaux qui ne doivent pas être euh, bien sûr ou euh, vivre en proximité de, de, de chevaux qui ont un suivi sanitaire inférieur d'exigence inférieure oui. euh, ils ont 12 heures de vol oui. et puis euh, quand euh, on arrive à Rio ils sont assez rapidement acheminés sur le site, donc ils ont à peu près 16 heures de, de transport, on n'observe aucun décalage, aucun jet lag sur les chevaux Ah bon Ils n'ont euh, pas du, du tout. tout de, de check -out. Pas du tout, donc ça c'est un, un point très positif, ah, voilà. contrairement à, à leurs pilotes, à leurs cavaliers. Oui. Euh, maintenant, Rio, c'est euh, l'hiver, à cette période-là. On s'est y on, on y rendu l'année dernière à la même date pour un test-even, pour tester les sols, l'organisation... Euh, c'est 22-23 degrés température ambiante, il y a eu un hiver très chaud l'année dernière comme il n'y avait pas eu depuis 10 ans donc on espère cette année qu'hiver sera y un peu plus frais oui. et on a un ressenti à 28-29 degrés, surtout un taux d'hygrométrie, d'humidité qui est assez important qui nous oblige à à bien tout simplement à bien humidifier les chevaux à faire que on les expose pas trop au soleil ils sont perfusés très facilement c'est des chevaux qui, qui connaissent tout ce protocole oui. très hydratés oui. euh, vous voilà. les perfusez on, on les perfuse tout à fait oui oui oui oui oui parce que c'est sont des, des des grosses masses ah euh, oui. euh, voilà qui font qui font six kilos ils sont tout à fait accoutumés on a là euh, les 15 meilleurs chevaux euh, français qui, qui ont l'habitude de traverser la planète parce qu'on a des circuits mondiaux, il y a des championnats du monde aussi, qui sont déjà déroulés à l'outre-Atlantique euh, ça veut dire qu'ils qu ont, ils, ils ont été déjà, enfin ils y sont allés déjà en Amérique du Sud Oui, tout à fait les chevaux d'obstacle oui, quelques chevaux de dressage deux chevaux de complet sur les cinq oui. Oui, oui, ils ont déjà pris l'avion, alors le plus intéressant pour eux et pour nous c'est l'avion ce sont des charters constitué de box individuelles oui. euh, des charters qui comportent 40 chevaux euh, 40 chevaux qui sont accompagnés d'un vétérinaire et d'un soigneur pour 5 chevaux D'accord la, la particularité de la difficulté c'est que euh, c'est un soigneur qui ne pas forcément très bien euh, les 4 autres chevaux puisque dans notre équipe de France par exemple pour le jumping on va retenir qu'un seul groom qui va accompagner les 5 chevaux de l'équipe et on fait un travail en amont tout simplement sur les toutes les épreuves et compétitions par équipe s'ils si ont l'habitude de travailler ensemble où euh, on, on, on oblige et on organise à ce que les groupes et les palefreniers parlent de leurs propres chevaux et de leur petite euh, de leur petite manie aussi, de leur Oui parce que euh, chaque, chaque cheval a, euh, je dirais, sa nounou, son groom fait, particulier qui suit le cheval enfin le plus, le plus loin possible, c'est-à-dire pendant presque toute sa carrière, c'est ça Pour tout que sa le che... année, Toute sa carrière et la particularité des jeux en tout cas quand on monte dans l'avion C'est qu'on partage le charter avec d'autres nations et c'est un seul freiner par nation pour nos cinq. Chemins. Ah oui, donc là, c'est mm -hmm. là où et il n'y a pas, il euh, y a pas de panique dans les, dans, pendant le voyage dans, dans les avions. Non, les cheveux ne se rendent pas vraiment compte en fait. Il y a ah un oui. peu de bruit euh, décollage, atterrissage. On se rend compte qu'ils sont, ils se contractent, mais il euh, n'y a pas d'excès. Ils sont, ils sont dans des box, ils sont très confinés. Oui. Euh, non, il ne faut pas euh, qu'il y ait trop de turbulences, euh, quoi. Oui, encore une fois, les turbulences, on n'observe pas d'inquiétude, C'est plutôt le bruit que les mouvements. Parce ah oui. que euh, je vous invite à, à faire un, un transport dans un, dans un vent, dans un petit camion, Ce que un camion, dire. Oui. Euh, qui à chaque rond-point bouge beaucoup plus que dans un avion. Donc euh, ils sont habitués à tous ah, ces mouvements-là. Ouais, euh, voilà, il n'y a pas euh, de claustrophobie de, d'observer. De, euh, euh, voilà. Ils ont Ce droit à quelques même... collations, tout comme nous quand on prend l'avion. Non, non, non, non. Ça on évite, non, non, ça on évite, ça on évite pour des problèmes intestinaux. C'est un, un animal qui a un très petit estomac, euh, qui fait trois euh, à cinq repas euh, dans de petites quantités. Et euh, voilà, pour éviter les problèmes de transit, ouais. euh, comme, comme nous, quand on n'est pas bien, vaut mieux ne rien manger et boire un peu que, Exactement. Euh, que charger l'estomac. Et puis après, Alors, les problèmes de transit, ils pourront l'avoir quand ils atterriront. Et ça, c'est un autre transit, c'est autre chose. Tout à fait, ils sont très surveillés aussi. pour Alors euh, l'alimentation, bon. est-ce que, est que vous venez avec euh, vos propres foins, euh, vos, vos propres granulés euh, de France Alors les fourrages, non, tout simplement parce que ça, pour des problèmes sanitaires, ça peut véhiculer oui. plein de choses. Euh, un peu d'enrubané, c'est-à-dire que c'est une forme de fourrage qui est complètement fermée, hein, sous, sous vide. Oui. Euh, les granulés, il n'y a pas de problème. Le, Au contraire, euh, les, les autorités brésiliennes préfèrent qu'on vienne avec nos granulés, qui sont des des, des granulés euh, très contrôlés, euh, tout simplement pour des problèmes aussi de positivité de d'aliments, de compléments euh, euh, plus ou moins interdits. Donc chaque sac est contrôlé et lui... Euh, émis mis sous vide, sous scellé, fermé et euh, on préfère Pourquoi parce qu'on euh, on évite les dopages c'est ça tout à fait ah ouais. c'est le dopage et après c'est l'alimentation euh, euh, quotidienne et usuelle du cheval cest ouais. vraiment pas le moment en plus des problèmes de de, de, de climat euh, Euh, différent de changer l'alimentation du C'est comme un chien un peu délicat, voilà. Il mange la même chose toute l'année, on, on connaît Bien les sûr. dosages. Mmh. Et c'est surtout pas le moment de, de changer oui, quoi de changer que, que, que, que, soit. que ce soit. Oui, Alors tout ça, ça a été déclaré, déjà expédié euh, au 31 décembre parce que euh, les, les autorités sanitaires ont aussi de leur côté euh, contrôlé tous ces produits qui peuvent véhiculer euh, n'importe quel euh, euh, virus aussi. Euh, voilà. Donc euh, tout, ça, tout est, est en règle très, très, très mais, ça, mais ça fait, mm -hmm. ça fait plus d'un an que vous vous préparez comme ça euh, au JO ça, ça fait au, au, au, sur une logistique aussi détaillée ça fait un an Oui, ça fait un an et les chevaux voilà. se, se préparent au JO depuis combien de temps les chevaux euh, qui sont à maturité euh, là, sportive euh, on n'a pas de chevaux qui ont moins de 9 ans et entre 9 et 13 ans ce sont des chevaux qui qui travaillent des, de, depuis leur troisième année euh, à cet objectif là ouais. quand ils en ont le potentiel confirmé vers, vers 78 ans. Alors les chevaux seront aussi accompagnés. Enfin, toute l'équipe sera accompagnée de trois vétérinaires qui viennent de trois vétérinaires Alors, français hein, qui sont spécialistes oui, des chevaux. Oui, c'est un vétérinaire dans chaque discipline pour cinq chevaux. Tout simplement parce que euh, il y a besoin vraiment. Il y a le groom, il y a le cavalier, le vétérinaire qui forment un trio de, de, de prévention, surveillance autour de, de, de, des chevaux. Euh, ils connaissent bien les chevaux, ils connaissent leurs petites faiblesses, ils connaissent leurs forces. Donc euh, on se doit d'aller euh, jusque ouais. là-bas avec eux et puis euh, un vétérinaire pour cinq chevaux c'est pas de trop c'est pas de trop. Il a du, Il y en du a... travail quand même tous les jours parce que c'est ouais. des athlètes, les athlètes ils ont toujours besoin euh, voilà de oui, un et puis suivi, de médical. De, de, voilà, suivi et on a ouais. aussi euh, un médecin un kiné pour les chevaux, un masseur pour les chevaux, euh, pour les un médecin inquiné pour les cavaliers et aussi, un masseur et euh, Euh, ah, vous un avez un masseur dans... équin aussi! <rire> c'est bien ça! Tout à fait, récupère. Oui, comme les grands sportifs. On n'est pas dans la manipulation, mais on est dans le stretching, euh, réchauffement, stretching, récupération, dans le massage. Le, le, le, pi le pire, là, c'est la blessure, non, j'imagine. Enfin, bien ce sûr, que le... le plus. Ce qu'on redoute le plus, ce sont les problèmes tendineux. Ouais. Ça ouais. reste ouais. le plus fragile mmh. chez le cheval, puisque c'est quand même une grosse masse avec des attaches assez fines. Ça veut dire qu'ils partent sans aucune suspicion de, de début de tendinite. Voilà. Maintenant, ce sont des choses qui sont très aguerries et qui n'ont qui, qui pas été préservées, mais qui ont été préparées pour ça. Oui, oui. Donc, euh, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, on peut avoir des petits soucis pulmonaires, des fièvres, ce qu'on appelle des fièvres de transport liées au changement climatique, à la clim dans l'avion. Oui. On sait gérer. Et la grande peur aussi des, des, des problèmes de pied et d'abcès avec l'humidité, la chaleur. qui est très douloureux oui. chez le cheval, hein, comme nous on peut avoir une ampoule. Bien sûr. Mais, donc, là, les mais, performances... mais qui passe très vite. Mais qui passe très vite aussi. Voilà. Sophie... on a six jours pleins avant la compète là-bas. Sophie, on a nos chances ou pas cette année au JO on... On a beaucoup, beaucoup de chance en concours complet, en jumping et par équipe et en individuel. On n'a pas de, beaucoup de médailles décernées dans notre sport. Bah oui, parce euh, que je, je crois la dernière, c'était en 2004, c'était la médaille pour un, euh, en équipe pour le concours complet, c'est ça Oui, alors ça, pas ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup, c'est pas qu'on n'a pas de chance de médailles. On en a peu eu dans les dernières années, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médailles décernées dans cette discipline-là, dans ces trois disciplines-là. Parce qu'on n'a qu'une médaille équipe. On est ouais. un sport mixte. Il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les hommes. Ah oui, Pour de sac, il n'y a pas trois hauteurs. On n'est qu'une sur une seule hauteur. Ah, Donc, on oui. a la possibilité d'avoir qu'une seule médaille équipe. Et qu'une seule médaille individuelle. Ou ouais. Trois sur mes trois français sur le podium. Ah, Mais par rapport figurant, à la natation, oui. à l'athlétisme, voilà, on n'a pas de déclinaison de mm -hmm. hauteur, de, de, de catégorie de femmes, etc. Ah oui. En tout cas, on sera euh, avec vous. Oui, on, a on, sera on a nos chances. En dressage, on est un peu plus loin. On a un objectif de rester dans les six pour aller en finale. On a une jeune équipe qui grimpe, qui s'est qualifiée. Euh, Avec brio, euh, mais obstacle mmh. est, est complet, oui. Oui, oui, on espère bien. Bonne chance, Sophie. Bonne chance, rendez-vous dans trois semaines. On vous suivra hein. avec beaucoup d'attention. Voilà, surtout que c'est magnifique. On en a <rire> besoin. <rire> on est, on on est derrière, vous. Vous, Merci. vous inquiétez pas. <rire> Merci, au revoir. Merci, au revoir, bon courage. Et bonne chance surtout. Bon, Laetitia, après le Brésil, direction l'Écosse. Dans quelques instants, on va vous proposer d'acheter un petit lopin de terre pour soutenir en fait les chats sauvages. Et, oui, Et oui. puis on découvrira un hôtel, alors pas pour nous, mais un hôtel 5 étoiles pour chats. Pour chats. Voilà. Oui. Avec ambiance zen, vous allez voir. Ambiance zen. Et oui. À quoi peut ressembler un hôtel pour chats, les amis La réponse dans un instant. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.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 Voilà, dans un petit quart d'heure sur RMC, on retrouvera la météo, les infos de 8 heures et on changera d'univers avec l'automobile et Jean-Luc Moreau qui me rejoindra comme chaque dimanche. On poursuit notre rendez-vous à d'ici là avec Laetitia Barlorin, notre vétérinaire, avant de découvrir cet hôtel étonnant, un hôtel pour chats de luxe qui est en Bretagne. Eh bien, avant tout cela, tissus, on va aller en Écosse. Eh oui Et nous allons peut-être devenir propriétaires terriens en Écosse. Mais pourquoi Mais pourquoi pas Et pourquoi pas <rire> Et nous sommes avec Anne Etourneau de France Agora. Anne, bonjour Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour. Alors, François agora est un spécialiste des cadeaux originaux et à but responsable. Et là, vous proposez d'offrir vraiment un cadeau vraiment original pour les amoureux des animaux. C'est un euh, lopin en Écosse pour sauver des chats sauvages. Alors, expliquez-nous un petit peu cette relation. Alors, effectivement, hein, France Agora propose donc à tout le monde de pouvoir acquérir un petit lopin de Le but est de mobiliser des fonds pour sauver le chat sauvage écossais qui est vraiment en voie d'extinction. Euh... Alors, chat sauvage, il faut bien faire la distinction entre les chats sauvages, qu dit sauvages, qui sont en fin de compte des chats domestiques revenus à l'état chat sauvage, et le véritable chat sauvage, qui est une espèce bien particulière et différente du chat domestique. C'est vrai, tout à fait. Hein, le chat sauvage donc, écossais vit là-bas depuis environ 2 millions d'années, c'est-à-dire beaucoup plus. Euh, ancien... Pardon, excusez-moi, ça fait donc beaucoup plus longtemps que nous les humains et même aux chats domestiques. Oui. Et alors, quel est le problème là-bas avec ces chats sauvages Pourquoi ils sont en voie d'extinction Pour plusieurs raisons. Alors, la raison principale est... Euh, l'hybridation, donc euh, l'accouplement avec nos chats domestiques. La deuxième raison, c'est donc les maladies que peuvent véhiculer ces fameux chats domestiques, et également la perte d'habitat par rapport à la déforestation, qui euh, qui est donc euh, euh, une raison vraiment principale et qui empêche les chats sauvages de se de se rencontrer. Alors euh... Quand on, si on achète un, un, un lopin de terre en Écosse, euh, c'est quoi l'action Quelle est l'action positive que l'on a pour les chats sauvages L'objectif est de créer la première réserve naturelle pour les chats sauvages et euh, d'éveiller aussi euh, la majorité, enfin beaucoup de personnes, par rapport à ce problème qui existe non seulement en Écosse, mais certainement dans le monde entier. On a très peu d'éléments par rapport aux chats sauvages et donc. Euh, Par rapport à l'importance du chat sauvage en Écosse, euh, des études ont été faites. On s'est rendu compte qu'il en restait, alors certains disent 400, d'autres moins de 35. Oh ça fait euh, une oui, différence. Hein vraiment, ils sont vraiment. Il y a urgence. Il y a urgence. Donc ce fameux Ptilopenter va permettre déjà euh, de leur créer une zone uniquement pour eux. Ils seront à l'abri pour toujours de ce qu'on appelle l'industrie forestière. Il faut dire qu'en Écosse, dans les Highlands, l'Écosse est l'un des pays les plus déboisés d'Europe. Mmh. Et donc, les animaux ne trouvent plus, euh, en tout cas les chats, ne trouvent plus leur proie. Hein, ils sont obligés de vivre dans des espaces assez restreints, avec de moins en moins de lapins, hein, qui est leur euh, nourriture principale. Et alors, ça veut dire que si on achète ce selon terre, on s'engage à ne pas exploiter justement cette terre et à laisser cette terre aux chats sauvages. C'est cela. En fait, Donc, déjà, le projet existe depuis 2008. Hein. Ils ont énormément travaillé. On a stérilisé beaucoup de chats errants Donc il y a toute une partie des de îles qui est déjà saine pour que les chats euh, sauvages et écossais puissent se retrouver et s'accoupler et, et se reproduire. Les terrains que nous proposons, c'est pour faire un plus, c'est-à-dire pour pouvoir permettre à des chats qui sont... Euh, qui par exemple ont été accidentés ou euh, qui sont malades, de pouvoir récupérer. On va leur créer une zone, replanter des, des, des arbres endémiques feuillus pour faire restaurer la faune et la flore endémiques, leur créer des tanières le plus euh, euh, le plus sauvage possible pour qu'ils puissent euh, récupérer Il y a également des chats sauvages qui sont pour le moment maintenus en captivité où on sait que génétiquement ils sont purs. On va certainement donc pouvoir les relâcher dans cet endroit-là pour, pour qu'ils puissent se réhabiliter avant donc de les remettre euh, à l'état complètement nature, naturel pour qu'ils puissent vivre leur vie de chat sauvage. Donc, euh, On participe à la création de cette réserve pour les chats sauvages. Ça coûte combien un cadeau euh, comme un lopin de terre en Écosse Ça démarre à 42 euros. Hein, donc pour cela, vous avez euh, votre titre de propriété. Oui. Il faut dire aussi qu'en tant que propriétaire écossais, il existe une tradition qui fait que vous pouvez choisir de vous faire appeler l'herde. Et qui se en Lord Lady euh, non. En, en anglais. Oh, non, là, ça, c'est la classe. Lord, barlerin, tout de suite, ça pète. Ah, ouais. Là, ça clash. Alors, on, vous voilà, êtes Lord cool. et en et... plus, vous sauvez les chats oh, sauvages. Génial. Alors, là, Ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Anne Merci, on mettra le lien. Donc, c'est France Agora qui propose ça. Euh, ce site internet, on mettra le lien sur Facebook, bien entendu. Merci, Anne merci, merci merci à vous. À vous une bonne merci, au revoir. Au revoir. Et après l'Écosse, la Bretagne. Laetitia, on va maintenant découvrir un ah. hôtel un peu particulier. Voilà, ça s'appelle Chanima, pardon. C'est un hôtel de luxe pour champ en Bretagne et nous sommes avec le docteur Annick Huot qui est vétérinaire et fondatrice de, fa de Chanima, je vais le dire. <rire> bonjour Annick. Bonjour. Euh, bonjour, euh, bienvenue. bonjour à vous. Alors, cet hôtel a été, euh, a été ouvert au-dessus de votre clinique vétérinaire. Qu'est-ce qui a motivé sa création Alors, euh, le fait que nous avions en fait depuis très longtemps des demandes de nos clients pour garder leur chat. Oui. Le fait aussi qu vrai y que beaucoup, beaucoup oui. oui, beaucoup de clients nous demandent qu'est-ce que est-ce que vous pouvez garder notre chat euh, cet été. Ça c'est vrai. Voilà exactement et c'est pas simple on les garde on on, de, on les garde au sein de la clinique ça s'est fait pour dépanner les gens mais euh, étant donné que le chat il a quand même besoin de bouger d'activité de on a décidé ainsi de faire d'ouvrir un hôtel juste au dessus de la clinique et euh, le comportement du chat Me passionne énormément aussi. On a eu beaucoup de demandes aussi pour des chats d'appartement oui. qui, euh, qui ont un comportement un petit peu différent qu'un chat qui sort. Et du coup, l'idée est venue comme ça de, le, de créer cet hôtel à l'étage et d'installer euh, un, un espace complètement ludique pour ce type de chat pour qu'ils passent de bonnes vacances pendant que leurs euh, leur propriétaires, eux aussi, sont en vacances. Et ludique, mais luxueux aussi, non D'après ce qu'on a cru comprendre. Alors, oui, fait nous une petite oui. visite de l'hôtel, ça se présente y comment oui. Alors... Déjà, est-ce qu'il y a un lobby comme dans tous les hôtels <rire> Alors en fait, on a fait ça sous forme de loft aménagé, des lofts de 5 mètres carrés à peu près oui. euh, y a une... donc on dispose de 18 lofts il euh, y a une grande salle de jeu qui... Ah, c'est bien ça Comme oui, ça, oui, euh, voilà. plusieurs fois par jour ils peuvent aller dans la salle de jeu jouer Exactement. D'accord. Ils restent pas tout le temps dans leur euh, dans leur loft toute la journée. Ils peuvent accéder à cette salle de jeu et voir d'autres choses. C'est très important en fait pour au niveau comportement. Et alors chaque loft a trois étages qui permettent euh, de bien séparer les différentes zones dont le chat a besoin. Oui. On peut pas tout. Pas forcément bien de tout mettre au même niveau. Donc là, au moins, ils peuvent bouger comme ils veulent. Ils, tout, tous les lofts communiquent entre eux, mais peuvent être isolés à la demande du propriétaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent rendre visite aux, aux copains d'à côté S'ils veulent. D'accord. Ça, c'est vraiment au choix du client. D'accord. Voilà. Et au, en fonction du comportement du chat. Alors, je crois que vous faites plein de choses pour déstresser les chats, parce que bon, même si c'est zen, etc., euh, ils arrivent, ils sont stressés, les chats. Oui, complètement, enfin ça peut, il y en a qui sont très stressés, il y en a d'autres qui sont euh, très cool, euh, mais chaque loft en fait, euh, enfin l'ambiance est favorisé par, en fait, l'utilisation de phéromones et de valérianes qui sont diffusées en permanence dans, dans tout l'hôtel et les lofts. Ainsi, euh, bon, déjà ça, ça les apaise. On essaye aussi de les manipuler un maximum de fois par jour. Donc, euh, avec mon, mon assistante Valérie, qui est en fait leur nurse, qui s'occupe d'eux en oui. permanence, elle passe beaucoup de temps à les gratter, les solliciter, prendre contact. Et en fait, elle y va petit à petit si on a des stressés bah, elle prend un peu plus de temps mais euh, elle apprend à les connaître d'accord Alors le tarif pour ah oui, une ça journée, coûte combien une unité alors, on, niveau, on va dire Alors au niveau tarif, nous sommes à 14 euros par jour en pension all-inclusive. Donc quand j'ai all-inclusive, c'est les croquettes, la litière, euh, fontaine à eau, la caresse à gogo. Voilà, brossage et câlin et voilà. <rire> et câlins, et, euh, ah. voilà. et on demande aussi 5 euros d'inscription euh, à la première arrivée. D'accord, voilà. très bien. Merci Annie et bon voilà. vent pour ce projet sympa. Alors, La... Merci. L'hôtel s'appelle Chanima. Euh, c'est un hôtel qui est, qui est à Dinan, en Bretagne. Voilà. Et euh, il reste encore des places pour cet été. <rire> Laetitia, c'est sur cette initiative euh, amusante qu'on va se dire au revoir. On se, trouve bien sûr, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. On sera là, hein, et 6 h 18 Bien sûr, toujours là, toujours euh, tout cet été, sauf pendant les Jeux Olympiques. Mais et bon, voilà. c'est normal, quelque normal. part. La place au sport avec le décalage horaire. Euh... Bonne journée à tous, je vous embrasse. Hein. Et dans un instant, Laetitia, après la météo et les infos, et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 Et oui, c'est l'heure de la météo des plages sur RMC, c'est avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François. Un grand soleil sur tout le pays et donc le temps rêvé pour profiter de la plage en ce dimanche. Sans oublier les lunettes et la crème solaire, hein, surtout parce que ça va cogner. Alors dans le détail, en Corse d'abord, soleil radieux, la mer sera belle, température de 26 à 29 degrés, avec 28 appropriano sur le sable et 22 dans l'eau. Lundi UV sera de 9, donc n'oubliez pas de vous protéger et d'autant plus les enfants sur la côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon maintenant. Là aussi, beau soleil, mercure de 26 à 29 degrés. Malgré ça, la mer sera un peu fraîche au Cap d'Agde, à peine 17 degrés contre 28 sur la plage. L'indice UV sera de 9, avec quand même prudence, quelques rafales de vent possibles de 40 km heure sur les côtes varoises. Au bord de l'Atlantique à présent, la mer sera belle, calme, le soleil brillera et on retrouvera les températures les plus élevées de la journée de 28 à 34 degrés. 34 par exemple sur la serviette à la Cano en Gironde pour 20 degrés dans l'eau et un indice UV de 8. Enfin, sur les côtes de la Manche, vous profiterez également d'un temps magnifique, d'un beau ciel bleu. Les températures de l'air sera peut-être un peu plus fraîche par endroit de 18 degrés sur les plages du Nord à 28 sur les côtes bretonnes. À Etretat, en Normandie vous profiterez de 23 degrés les pieds dans le sable avec une mer calme mais une eau un peu fraîche de 17 degrés Lundi suivi sera en moyenne de 7 sur toutes les plages de la Manche La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. RMC Et dans un instant sur RMC, juste après les infos, ce sera votre rendez-vous auto du dimanche avec Jean-Luc Moreau qui m'accompagne. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous appeler au 32 16 pour poser vos questions auto. À tout de suite. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. Un excellent dimanche avec nous, il est 8h sur RMC, toute l'actualité Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour François, bonjour à tous. Les policiers ont été les premiers témoins de l'attaque terroriste à Nice. Ce sont eux qui ont tué Mohamed Lawesh Boulel. Nous avons eu accès à leur déposition. La désunion au lieu de l'unité nationale comportement irresponsable de la droite d'Emmanuel Valls ce matin dans le JDD. Nous verrons ce qu'en pense le député socialiste Sébastien Pietrasinta. Il sera en direct avec nous. En Turquie, les partisans de Recep Tayyip Erdogan ont célébré toute la nuit la décision.